Bye. c e s t e émission en classique en ce vendredi 6 janvier 2012. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures et pour la première fois en cette nouvelle année. J'en profite d'emblée pour vous offrir mes meilleurs voeux pour ce nouvel an. Prospérité, bonheur, santé et beaucoup de bonne musique. Je vous souhaite le meilleur de ce que la vie peut vous apporter.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 w w w r o c l a s s i c n e t Je vais vous parler entre autres des disques de Venom, Cathedral, Cynic, Vader et Obscura, ainsi que les très belles rééditions des albums classiques Dark Side of the Moon et Wish You Were Here de Pink Floyd, Quadrophenia des Où, le seul et unique album de rock québécois du début des années 70, Vos voisins, qui a été réédité, ainsi que le coffret qui contient l'intégrale discographique de p a d l y y a r r o Et,、euh, question d'être à jour, et même en avance, je vais aussi vous présenter une nouveauté de 2012, le premier album d'une nouvelle formation française du nom de Kells. Et bien sûr, avant de passer à tout ça,、euh, Simon f i t z b y va être avec nous dans la première heure de l'émission, puisqu'il va venir nous présenter les éphémérides du rock. Donc, pour la première fois de 2012, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un des、euh, très grands groupes de la fin des années 60, Crosby Stills n a s h o n Young, avec un de leurs nombreux classiques, Teach Your Children. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Bellaman, s la seule à faire tourner du vrai rock à t o i r i v i è r e C'est fou. 89.1 FM. You, who a r on the road?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 That you r e l d e r s good l i and so please the help them, them your with your youth. They seek the truth before go they、back. can、We、die. Can teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they p i c x the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you, you would cry. So just look at them and sigh. Crosby, Stills, Nash Young, avec un de leurs nombreux classiques, Teach Your Children, de l'album Déjà Vu de 1970. Composition de Graham Nash, dont c'était l'anniversaire cette semaine. Et effectivement, le 2 janvier, il célébrait ses 69 ans, lui qui est né en 1943.、Mm -hmm.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 Des éphémérides. Heureux de te retrouver à nouveau avec c l a s s i q u e Simon, j'en profite pour te souhaiter une très heureuse année 2012, remplie de bonheur, de santé et bien sûr plein de musique. o u merci. Moi、bon, aussi, je suis très heureux de revenir et je te souhaite une très bonne année également.、Mmh. Paix, bonheur, amour, joie. Oui. Merci.、Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 2 au 8 janvier? Est-ce que c'était tranquille? Parce que, comme ça, au début de l'année, comme ça,、euh, souvent, les rockers, ça relève de p a r t y Alors,、ouais. euh, ils ont balle au fouet, ils se reposent. Effectivement, mais ça reste quand même intéressant. Des, des, une bonne semaine、euh, encore du côté des éphémérides. Et on débute, bien sûr, le 2 janvier de cette semaine, qui était le lundi, en 1964, avec les Rolling Stones qui visitent le plateau de Top of the Pops pour y interpréter I Wanna Be Your Man, qui était leur.、Euh, Premier après, gros succès. Premier、ouais. gros succès, effectivement.、Ouais. Pièce écrite par les Beatles,、mm -hmm. bien sûr, qui leur s l ont prêté pendant quelques temps avant、ouais. de réenregistrer leur propre、ouais. version ensuite. Mais、ouais. La version des Beatles est meilleure,、ouais. je trouve, ouais, ouais, avec Ringo. Oui, c'est assez intéressant. J'aime mieux la version des Beatles、ouais. aussi. Parlant des Beatles, justement, en 1966, ils sont au numéro un du palmarès avec une autre leur, un autre de leurs grands succès, plutôt, We Can Work It Out,、ah ouais. qui est une très très bonne série. C'est une de mes préférées des Beatles, We Can Work It、ouais. Out, avec la face B qui、uh, est D-Tripper. Oui, oui, exactement. Donc,、ah, pour moi, c'est un des meilleurs 45 tours de toute l'histoire. Oui, oui、euh, qui, qui a été très très bien réalisé et avec、mm. de, de, justement deux bons succès. Oui. Deux côtés A,、ah, c'est i、oui. bon. Deux merveilles. Oui. En <rire> 1968, cette fois-ci, la cargaison complète de l'album Two Virgin de John Lennon et Yoko Ono est saisie dans les docks du New Jersey pour obscénité, puisque l'on retrouvait le couple, bien sûr, nu sur la pochette. Le disque ah, a ah, éventuellement ah, été censuré et vendu, emballé dans du. Papier brun euh, dans, euh, pour les fans de musique, bien、euh, ouais. sûr,、euh, dans les magazines Disney. Quelqu'un m'a raconté qu'à l'époque, il l'avait acheté、euh, comme ça la, le, le matin.、Euh, il était dans une enveloppe transparente、mm -hmm. et on les a tous retirés、ouais. pour <rire> les ramener avec,、euh, des, des, des, dans des sacs bruns. Oui, effectivement. Ouais. <rire> du papier brun, quelque chose pour cacher,、euh, voilà, le, le, cacher le, le corps nu,、euh, les corps nus qu'on pouvait retrouver là-dessus. D'ailleurs, la version CD aussi a une pochette、euh, boîte. Oui, oui, oui, oui, oui c'est vrai. On, oui, peut, oui. on peut lire Two Virgins dessus. Il y a un petit、oui. trou qui a été fait. Fait pour qu'on puisse lire, mais、euh, ouais, c'est caché également、euh, de ce côté-là. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en même temps, parce que bon, ça, si c'est à la vue des enfants, ça pourrait peut-être en perturber plus qu'un, surtout Yoko Ono qui.、Euh, voilà. Enfin. <rire> Et par la suite, en 1969, les Beatles déménagent au studio de Twickenham afin de débuter la production du documentaire Let It Be, qui s'appelait à l'époque le Get Back Project, qui、euh, doit capturer en fait, les Beatles dans leur intimité, dans、mm. leur esprit de création.、Euh, chose qui n'a pas très, très bien non, fonctionné. C'est vraiment le début. On pourrait dire que c'est le début de la fin. Ouais, ça, ouais. Et c'est ce qui rend le documentaire, selon moi, le plus intéressant, justement, parce qu'on p e u t voir la rupture des Beatles, oui, en sachant qu'elle est séparée, qu l o r s qu'on l'écoute. C'est un documentaire sur la séparation du a i l m Oui, exactement. <rire> alors, ça, ça rend la chose assez intéressante. J'espère qu'un jour ils vont sortir ça, le u g en DVD oui, effectivement. ou le Blu-ray. Oui, parce、mm -hmm. qu'il y a eu des versions bootleg s qui sont disponibles.、Mm -hmm. Il y a eu des versions, je pense, du VHS qui avaient été faites à l'époque, mais malheureusement en DVD, ça reste pirate et、mm -hmm. oui. de très mauvaise qualité également.、Oui. C'est un peu dommage. Nous avons également en 1971 George Harrison qui est au numéro 1 du palmarès américain à des ventes d'albums, bien sûr, avec All Things Must Pass. Qui est, il est le premier Beatles avec cet album triple à obtenir un numéro 1 avec un disque solo. Donc,、euh, ça a été、euh, le tout premier de, du groupe、euh, aux États-Unis, o u i n immense succès.、Euh, ça, euh, en fait, George avait plus de succès, beaucoup plus de succès à cette époque-là que、mm -hmm. Paul m、ouais, c c a r t n e y Oui, effectivement. C'est surprenant. Mais c'était、euh, plusieurs de ses pièces également qu'il avait é c r i t à l'époque des Beatles,、mm -hmm. mais qui avaient été soit refusées ou qu'il、ouais. n'osait pas présenter nécessairement au Donc, groupe. Don't think, m'en se passe.、Ouais. J'écoutais l'Anthologie 3 euh, euh, pendant les vacances, là, et puis、euh, ils en avaient fait une version. Moins intéressante, là,、ouais. Beatles, euh, Plus touchante, un peu, par contre, parce qu'on ne retrouve pas les arrangements qui sont euh,、ouais. euh, assez incroyables ouais, sur Hotting、ouais, Mass、ouais. Pass.、Euh, oui, ce、ouais, c'est rend... très dépouillé. Oui,、mmh. exactement exactement. n o n s également en 1972 Sid Barrett qui donne un concert impromptu au King's College s e l l e r de Cambridge.、Hmm, ça, ça devait、euh, être étrange. Oui, un、ouais, concert non annoncé en plus. Donc, ce n'est pas nécessairement les fans de Sid Barrett qui étaient présents sur, la, la, sur, sur place. Donc, ça devait être assez spécial. Oui, le, le batteur, comment s'appelait le batteur Jerry Shirley, le, le batteur、euh, de、ouais. r u m b l e Pie, il me semble que c'est lui qui jouait. Oui, c'est bien p o s s i b l Et il me semble que j'ai lu que ça n'était pas particulièrement bien passé. Oui, Ce ne serait pas surprenant. Oui, Sid Barrett avait beaucoup de mal. Déjà à l'époque, mais、oui. déjà quand il était dans Pink Floyd, il avait、oui. du mal à terminer、oui. ses concerts. Hey, tu donc, sais,、euh, je disais、euh, dans le, le, le coffret、euh, Wish You Were Here,、hum. le coffret Immersion qu'on qu m'a offert dans le temps des fêtes. Oh, beau cadeau.、Euh, oui, tout à fait.、Euh, je disais que Sid Barrett, lorsqu'il s'est présenté en studio de façon impromptue, comme ça,、hum. pendant qu'ils enregistraient、euh, Shine on You, Crazy Diamond, à un certain moment donné, et ça, je ne le savais pas, il a demandé, il disait c'est quand que j'enregistre mes parties de guitare Ah, oui. Ah, ça, j'ignorais. q u e、oui. Ah, Et là, ça, ça a causé un trouble chez tout le monde. Tout le monde était, ça, personne ne savait quoi dire. <rire> c'est pareil, comme s'il était arrivé, là, comme s'il n'était jamais parti. Oui, oui. Il arrive en studio, il dit bon, quand c'est que je m e t s m e s parti e s de guitare. C'est assez particulier. Ça.、Wow. ça doit être assez. On sait que, je crois que c'est Roger Waters qui dit que lui est tout simplement fondu en larmes,、oui. justement, quand,、mm -hmm. quand c e b e r a t t est arrivé. Et d'ailleurs,、euh, euh, c'est-à-dire que c'est assez dommage aussi la façon qu'il a été, si on veut, mis à l'écart dans le groupe, puisqu'ils ont tout simplement arrêté d'aller chercher dans les concerts. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que dans sa tête à lui, il était toujours un membre oui, ça. officieux ben, de Pink Floyd. C'est ça qui, qui rend la chose d'autant plus troublante.、Mm -hmm. Pink Floyd, qui d'ailleurs pourrait revenir ensemble dans le cadre des Jeux Olympiques.、Euh, De Londres en 2012,、oui. en fait, cette année. On parle, la rumeur veut que les trois membres survivants、ah, se、oui. réuniraient. g i l m o r e s intéressé. Oui, pour un concert. En fait, c'est la rumeur, là, mais c'est. Il va quand, quand même un, à... manquer un gros morceau, Richard Wright. Exactement, exactement. En fait, c'est que Led Zeppelin aussi risque de faire peut-être une apparition lors d'un concert、euh, à Londres également, <rire> selon la rumeur aussi.、Et、donc, ça, ça, ça va être intéressant de voir vraiment、oui. qu ce qui va se passer de ce côté-là. Ça risque d'être les meilleurs jeux olympiques du côté culturel, par contre, vu que c'est à Londres. On laisse p、ouais. a Par la suite, en 1975,、eh、bien, afin de, de contrer sa déportation, oui, John Lennon et ses avocats obtiennent les droits de consulter les dossiers concernant、euh, le chanteur au département d'immigration. Lennon voulait、euh, surtout savoir s'il était、euh, en fait.、Euh, s'il y avait des chances d'être déporté à cause de sa consommation de drogue ou bien ses commentaires à propos du président de Nixon. <rire>、euh, il était très, très, euh, donc, euh, il était contre, en fait,、oui. euh, la présidence de Nixon.、Euh, il s'en se, vengeait, d'ailleurs, entre autres dans Give Me Some Truth et des trucs comme ça、mm -hmm. sur l'album Imagine. Et、euh, il se demandait vraiment si c'était comme personnel entre lui et Nixon ou si、euh, c'était justement en plus euh, ses euh, troubles. Il n'y a pas de photo de Nixon, d'ailleurs, sur、euh, l'album、euh, Sometime in New York City. Il、euh, y a des bonnes chances.、Oh, oui, oui, go, oui. Pendant plusieurs années,、euh, deux ennemis complets, <rire> alors qu'il n'y avait pas vraiment à voir.、Euh, en fait, Nixon.、Euh, Nixon a été. b En en tout cas, il était moins,、euh, moins pire que les autres côtés de la guerre et tout ça, pourtant, ce qui est assez particulier, mais il n'aimait pas John Lennon, tout s i s p l e t Oui, et c'était un magouilleur. Oui, exactement. Oui, oui、ouais. très, très magouilleur.、Ouais. Donc, il aurait pu s'arranger. Le, le monde des arts et le monde de la politique a toujours été assez. à、euh, ouais, quasiment un couteau tir. Effectivement.、Euh, effectivement. Nous avons également, en 1979,、eh、bien, le début du procès de Sid v i c i o u s pour le meurtre de sa copine, Nancy Spungen, qui,、euh, malheureusement, est décédée euh, dans euh, la, la chambre d'hôtel, en fait, dans les toilettes de leur chambre d'hôtel au Chelsea.、Mm -hmm. euh, donc, o u p de、habitait. couteau. D'un coup de couteau.、Euh, euh, oui, exactement.、Euh, Puisqu'en plus,、euh, l'appartement était fermé de l'intérieur. Donc, il n'y avait aucune chance que quelqu'un d'autre soit entré, malheureusement.、Mm -hmm. Sid v i c i o u s qui est décédé avant de recevoir sa sentence finale, en fait, avant d'aller en prison.、Mm -hmm. Et nous terminons la journée du 2 janvier avec, en 1994, Meat Loaf, qui est au numéro 1 du palmarès, avec <rire> Bat, Out of Tail,、uh, Bat, Bat Out of Hell 2, Back Into Hell, Donc, qui a été、euh, son, la suite de son grand succès, Bat Out of Hell, des années 9 0 C'est incroyable, il en a fait trois.、Ouais. <rire> ah, il a tiré la sauce un peu、euh, là-dessus, c'est assez incroyable. Je ne crois même pas qu'il y avait de consistance, assez de consistance pour en faire un. <rire> On est d'accord avec ça. La pochette est belle. Oui, oui. La, la première pochette est quand même i、euh, n t é r e s s a n t mais、ouais. euh, sinon, euh,、ouais. ce qui est sur le disque, on peut laisser faire. Non, c'est ça. <rire> on passe en fait à la journée du 3 janvier. Cette fois-ci, le mardi de cette semaine, et bien, en 1926, nous avons tout d'abord la naissance de George Martin. Qui donc,、euh, est né en 1926, qui lui fait、euh, un calcul rapide, on est en 2012, mais. 85 ans. 85 ans,、ouais. exactement. Donc,、euh, lui a une vie très remplie. Oui,、euh, oui. Merveilleuse. oui effectivement. Nous avons également. À l'abri,、euh, même、oui. s'il était en plein milieu d'Habitat e de Mania, on pourrait dire qu'il était dans l'œil、euh, du cyclone,、oui, euh, oui. puisqu'il était un peu à l'abri de. De cette folie-là, même s'il、ouais. l'a vécu de très près. Exactement. Il a, pu,、euh, il a été,、euh, en fait.、Euh, il y a eu le meilleur Beatlesman.、Euh, ouais, i c'est ça. Il était le capitaine du navire aussi. <rire> c'est lui qui ramenait toujours les, les,、oui. les Beatles à l'ordre、mm -hmm. et qui,、euh, qui était quand même assez strict avec eux. Donc, c'était est... l'adulte qui avait besoin, en fait, dans l'entourage et qui a, a d'ailleurs connu ça, justement, comme tu le、mm -hmm. dis, parce qu'il les a suivis en concert. Entre、ouais. autres, il était là chez Stadium et à d'autres、euh, événements aussi. Mais qui se tenait un peu à l'écart et、ouais. ça, ça lui a bien servi, justement, je crois. Tout à fait. Nous avons également, bien, tantôt, on avait、euh, la naissance de Graham Nash en 1949. mais、eh、Cette fois-ci, c'est celle de Stephen Steele <rire> en 1945. Oui, tout à fait. C'est surprenant. Son anniversaire, donc,、euh, la journée après. Le lendemain.、Euh, son, oui. son, son, son ami. Également,、euh, nous avons en 1946、euh, la naissance de John Paul Jones,、oui. bien sûr, bassiste légendaire、mm -hmm. de Led Zeppelin, qui lui, donc, a 65 ans、mm -hmm. euh, aujourd'hui. Euh, il, est donc ben, cette il, il est loin de la retraite.、Presque. Oui, oui, qui est très loin de la retraite, qui qu qu est le plus jeune. En fait, il a l'air le plus jeune là, du groupe. Jimmy Page en est rendu avec des cheveux blancs. C'est donc... celui qui s'est le moins magané aussi. Oui, oui, exactement. <rire> exactement. Il fait encore du très, très bon rock en plus. <rire> En 1964, cette fois-ci, She Loves You est entendu pour la première fois aux États-Unis, alors que Jack Parr présente un extrait du groupe, u n extrait plutôt de la chanson dans son émission de télé.、Mm -hmm. euh, donc, c'était, je crois, un enregistrement des Beatles réalisé, quelque chose à top of the pop, quelque chose du genre,、oui. au, en Grande-Bretagne, et on a présenté l'équivalent aux États-Unis. En 1969, cette fois-ci, John Lennon et Yoko Ono lancent Unfinished Music Volume 1 et Two Virgins. Donc,、euh, Donc, on saisit, la police a saisi les. Avant disques Avant la sortie. Avant la sortie、ouais. Il y avait eu vent de, de ça. parce、ouais, q u e q u o i c'était sorti en Angleterre peu de temps avant. et... Oui,、euh... euh, oui,、ouais, c'est ça. ça, ça Je pense que c'est sorti à la fin de l'année passée,、euh, non, à la fin de l'année 1968、ouais. en Angleterre et en 1969, sorti、ah. privé aux États-Unis. Mais、mm -hmm. on en avait eu vent, justement, <rire> avant.、Euh, C'est une bonne chose, si on peut d e C'était quand même incroyable.、Hein. Une、mmh. vedette majeure comme ça qui décide, qui sort un disque avec lui à poil ouais, ouais, c e t t é t a i t un pied-aîné, justement, de John Lennon. C'est incroyable. Ouais, ouais, il se disait je, je, je peux faire ce que je veux. En fait,、ouais. c e s t une grande célébrité.、Ouais. Ça, ça, voilà. Il s'en est servi, il l'a utilisé. <rire>、euh, on l'a intercepté au passage, par contre. C'était pas nécessaire.、Ouais. <rire> C'est sûr que ça fait, ça fait vraiment assez incroyable. C'est、ouais. une anecdote、euh, hallucinante.、Mais、effectivement, Effectivement. C'est quelque chose de très particulier. En 1970, cette fois-ci, un an après le départ de Peter Tork,、eh、c'est au tour de、Dame、David Jones plutôt de quitter les m o n k e e s Oui, c'est Qui l en groupes, a fait、euh, un duo. Oui, effectivement, <rire> un duo qui ont lancé d'ailleurs un album, je crois, et qui ont fait、euh, une tournée、ah. de concert à deux. C'est assez particulier rendu là. Ce n'était plus les m o n k e e s qu'on avait connus. Déjà au début,、bon, c'était des succès qui étaient é c r i t s par d'autres. Donc.、Euh, c é t a i t assez particulier. Ils s'étaient fait laisser tomber aussi par la maison de 10, je crois.、Mm -hmm. Ils sont allés signer sur une autre compagnie. Et en bref, l'histoire des Monkeys est assez particulière. Oui, mais un、nouvelle. groupe artificiel, mais qui,、euh, par la force des choses,、euh, ils ont pris à jouer. Oui, ok.、Oh, que... ouais. Et、euh, finalement, ils étaient fort potables. Là, effectivement. À, à la fin.、Là. Effectivement, c'est en fait que le groupe avait tellement de temps pour pratiquer, justement, entre les prises d e l'émission、ouais. de télé qu'ils se sont mis ils à, ils à ont jouer. Ils ont joué libre et bon. <rire> effectivement, effectivement, en effet. <rire> d i s o n s par la suite, en 2003, et bien, suite à son décès, survenu le 22 décembre 2002, le corps de Joe Strummer est incinéré et,、euh, donc, il est décédé subitement d'une, d'une attaque cardiaque d u e à un défaut génital,、euh, congénital plutôt,、euh, donc, le 22 décembre 2002. Joe Strummer, qui était à la tête des Clash,、mm -hmm. bien sûr, chanteur légendaire de cette、ouais. formation. Et nous avons également,、euh, pour terminer la journée du 3, du 3 janvier, plutôt,、euh, en 2011,、eh、bien, le costume blanc porté par John l e n n n o sur la pochette de l'album Abbey Road s'est vendu pour 46 000 Eh bien,、enchères. oui, c'était billet pour、euh, cette pochette-là. <rire> Effectivement. <rire> Je pense Écoute, que ça n'a pas passé.、Euh, on, on va aller en entendre une pièce des Monkeys dans un moment, mais tout de suite, on va aller écouter la pièce,、euh, une des, des, des, des, un des très grands morceaux de cet album Abbey Road, la pièce qui ouvre.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 Je pense que c'était leur premier gros succès,、Un、Last Train to Clarksville.、Ouais, ouais, ouais. euh, c'est tiré leur、euh, premier album homonyme、euh, qui est sorti en 1966. Et je pense que cette époque-là, c'était Glenn Campbell euh, qui euh, jouait de la guitare pour.、Euh, mm -hmm. Ben, qui é t t en studio.、Là. Il ne se、oh, montrait、oui. pas avec une guitare là, en spectacle <rire> ou quoi que ce soit. Là, mais、euh, il me semble que c'est Glenn Campbell、mm -hmm. qui était le guitariste、euh, sur les sessions des Monkeys. Euh, juste avant ça, on a entendu les Beatles, i n f i n i p p e Baud, plus talentueux, f f e c t i v e m e n t avec c o m e Together. Ça, c'est la pièce,、euh, composition de John Lennon qui ouvre ce chef-d'œuvre, qui est l'album Abbey Road, qui est sorti en 1969. Le dernier vrai, vrai album des Beatles.、Mm -hmm. Pas sorti de façon chronologique, parce que l'été de B est sorti après. Effectivement. Euh, mais、euh, c'est le dernier qu'ils ont enregistré ensemble. 11h31, vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est rendu aux éphémérides du 4 janvier. Et effectivement, le 4 janvier, qui était donc mercredi de cette semaine, et on débute en 1942 avec la naissance de John McLaughlin, qui célébrait donc ses 70 ans、oui. cette semaine. Excellent guitariste、mm -hmm. virtuose, qui s'est surtout démarqué avec le m a u v i s h Do r c h e s t o i s Oui, effectivement, effectivement, qui ont lancé de t r è s bons、ouais. Albums de rock progressif fusion. Ouais,、euh, jazzé. o u i plusieurs ouais, étiquettes ouais. qui peuvent ça, être. Ça, c'est de la musique pour les audacieux, ça. <rire> <Ouais>. <rire> Exactement. J'aime surtout. En fait, je trouve que le meilleur, c'est le premier. Oui, qui est b i n Mais、bon. Birds of Fire aussi.、Bon. Oui,、ouais, ouais, effectivement aussi. Nous avons également en 1956 la naissance de Bernard Sumner, qui lui a été guitariste de Joy Division et chanteur ainsi que leader de la formation New Order dans les années 80. Il célébrerait ses 52 ans cette semaine. Voilà. Ben oui! <rire> Écoute, je, je, je, je suis vraiment pas inférieur d i v i s i o n Et encore moins de New Order. C'est un autre style de musique complètement. Oui, a s c'est、euh... ça, c'est. Excusez-moi, de la pop, ça. Oui, a s oui, a s ça se rapproche beaucoup. En fait, c'est ce qu'on appelait du post-punk, surtout、mm -hmm. avec Joy Division, qui était un peu plus audacieux, si on veut, que New Order, qui était vraiment très pop. D'ailleurs,、ouais. euh, j'aime beaucoup Joy Division, mais je e suis pas capable d'écouter New Order. Malgré.、Ouais. La, la, la... En plus, maintenant, c'est la grosse hype. Là. Il, il, je pense qu'il réédite、euh, l'ensemble des albums. Et j'ai beau essayer. je suis Pas capable. Non, moi, pas pour moi, c'était une période moche、uh, du、ouais. rock le、uh, début、ouais. des années 80. Non, ça a l l a i t pas très, très bien、mmh. à l o q e Non, c é t a i t pas、okay. très intense. C'était plus pop que rock. On découvrait、Ffff. les nouvelles sonorités, on essayait d i n t é r e s s e beaucoup de, de synthétiseurs et puis moins synthé. Là, non, non ça, ça fonctionne très mal.、Mmh. Ouais, C'est pas mal. rock et synthé. Non, exactement. <rire> Nous avons également en 1965 Léo Fender qui vend sa compagnie Fender Guitars pour 13 millions de dollars. On dit que les Fender n'ont jamais sonné de la même façon. Ensuite, il aurait peut-être dû attendre un petit peu également,、ouais. euh, puisque par la suite, les guitares Fender sont quand même restées très très populaires、mm -hmm. euh, parmi p l u s i e u r s m u s i c i e n s Pas mal de plus que 13 millions. Oui, effectivement. Ouais, 13 millions, c'est quand même pas si ça. 13 millions 1965, <rire> c'était assez bien. D'ailleurs, Fender a continué à travailler quelques temps pour、euh, mm -hmm. sa propre compagnie. Ensuite, il est allé en fonder une autre. Oui, JL. JL, exactement. Ouais, à la fin de sa vie, il travaillait、ouais. pour JL.、Euh, oui, exactement. Par la suite, en 1967, eh bien, les m o n k e e s que l'on a entendu tout à l'heure, ont battu la longévité de I Want to Hold Your Hand des Beatles au Billboard en entreprenant une septième semaine au top du palmarès.、Et、je crois que c'était avec La String du Clark. Ça doit être La String du Clark, tu veux i e Ça a été un très très gros succès、mm -hmm. pour la formation. Également, en 1971, eh bien, Pink Floyd débute l'enregistrement de l'album Middle dans le même mois de cette année-là. Stanley Kubrick allait demander au groupe, euh, donc, euh, il voulait, en fait, utiliser Atom Art Mother pour la trame sonore du film A Clockwork Orange. Et pourquoi ça s'est pas fait? Aucune idée. Je crois、mm. que Pink Floyd avait eu des mauvaises expériences avec les trames sonores. À avec Antonioni. a n t o n i o n i Ouais, ça avait très mal fonctionné.、Ouais. Et en fait, eux tenaient à créer de la nouvelle musique, je crois, pour、mm -hmm. les trames sonores. Chose que、euh, Stanley Kubrick ne voulait pas faire. Oui. Euh, je crois que c'est quand même une décision、euh, à la fois dommage, mais également c'est bien pour la pérennité、euh, de Pink Floyd, si on、ouais. veut. Mais、euh, ça aurait été intéressant d'entendre ça dans ce film-là, par contre. En 1973, le mouvement australien annonce avoir banni un des membres des Rolling Stones. Donc cet avis a été retiré quelques jours plus tard et on n'a jamais révélé de quel membre il s'agissait. J'aurais un petit deux à mettre sur Keith Richards, probablement. Ouais, à cause de ces m i s a v e n t u r e s avec les, les possessions de drogue et tout,、ouais. il y aurait des bonnes chances à cette époque-là. c e s t p a r c e que cette époque-là.、Euh Non, c'est avant ça que Mick Jagger était allé tourner、euh, le film Ned Kelly en Australie. Ah oui, c'est bien possible que ce soit ça. Oui, parce que c'était、euh, oui, oui, dans les années 60, même chose qu'il était allé tourner le film. Oui, que 69,、ouais, ouais, 69, quelque chose du genre. Donc,、euh, ouais, c'est possible que ce soit lui aussi.、Ouais. Mais finalement, les Stones ont pu y aller, puisqu'ils ont, ont quand même fait une、ouais. tournée、euh, là-bas en 1973. En 1976, cette fois-ci, Mal Evans, l'ex-directeur de tournée des Beatles, plutôt, est abattu par la police de Los Angeles après s'être barricadé avec sa, co sa copine ainsi qu'une carabine. Il avait ouvert le feu sur les policiers.、Ah, euh, o a i l me semble que c'était même pas un vrai fusil,、hein? Ah, c'est bien possible, o u i u n jouet ou un truc. o u a o u s euh, oui, je, oui, je crois que c'est une carabine、ah. en plastique et、ah. euh, Oui,、euh, il était en état de paranoïa、ouais. assez,、euh, i l prenait beaucoup de drogue aussi,、mm -hmm. Mal Evans, qui avait connu ça avec les Beatles.、Ouais. Il a eu beaucoup de mal également à se remettre de la séparation du groupe.、Mm -hmm. Donc,、euh, malheureusement, il a, il a terminé. Ça a fini, là, une... ouais, tragiquement. Oui, exactement. n o n s par la suite, en 1977, les Sex Pistols qui choquent les passagers d'un aéroport Detroit en vomissant à la sortie d'un avion.、Et、ça, c'est typique d'eux, simplement. Un bon coup de publicité.、Oui. On peut dire ça comme ça, parce que c'est leur,、oui. leur genre. Également, nous avons en 1986 le décès de Phil Lynott, bassiste de Tin Lizzy. Euh, son、euh, cœur, donc,、euh, son foie et ses reins ont cessé de fonctionner suite à un empoisonnement sanguin et de nombreux abcès abdominaux, euh, donc, euh, qui ont crevé, bien sûr, et c'est dû à des abus de dent. r o Oui, il était vraiment très, très, très mal en point, à la、ah, fin ouais, de sa、ouais. vie.、Euh, ouais. Il n'est m a i t plus debout. Oui, c'est très euh, triste. Euh, et Zinnezi,、euh, c'était en grande partie、euh, son groupe.、Mm -hmm. euh, c'est lui qui était le principal compositeur, le chanteur, la grosse、mm -hmm. vedette.、Euh, Sauf que ben, 25 ans plus tard, le groupe existe encore. Oui, ils ont réussi à se relever et à continuer.、Ouais. Donc, ils ne sont plus jamais enregistrés de matériel original, mais、euh, en spectacle, ils sont très bons.、Ouais, euh, oh, c'est、ouais. très, très bon. Je les ai vus en, en novembre à Montréal et puis、euh, c'est excellent. Ouais, ça reste très intéressant、mm -hmm. pour les fans. Nous passons cette fois-ci à la journée du 5 janvier. Le 5 janvier 1932, eh i e c'est la naissance de Sam Phillips, fondateur de Sun Records. Il est surtout reconnu comme étant le producteur qui a découvert Elvis Presley, mais qui a aussi permis à,、euh, donc, Jerry Lee Lewis, également Johnny Cash,、euh, d'enregistrer,、euh, mm -hmm. sur l'étiquette Sun avant que ceux-ci soient repris par de plus grands De, de plus grandes maisons de disques, en fait. Il est quand même、euh, pas vieux,、euh, Sam Phillips, lorsqu'il、euh, euh, s'occupait d'Elvis. Non, non, il non effectivement.、Euh, il était avait quoi, 20, 25, 25 ans. Oui,、ouais, ouais, dans la fin de vingtaine,、euh, lorsqu'il a découvert Elvis.、Euh, oui,、ouais, 25 ans, je crois, peut-être même 24.、Euh, donc,、mm -hmm. les, les deux étaient quand même assez jeunes. Et c'est、ouais. d'ailleurs Elvis qui a aidé à Sun Records. j'ai toujours eu l'impression que, que c'était comme、euh, son, son père. C'était、ouais. le <rire> plus vieux. Puis, que c'était un bonhomme assez âgé. Ouais, et puis, effectivement.、Euh, non, là, on, on voit ça, là, il est né. En 1932. C'est peut-être ce,、euh, ce qui a aidé Elvis à, à être engagé chez Sun, le, le, donc s u n s c'est que Philippe était capable de, de, de, de le comprendre, exactement. Et d'ailleurs, il avait dit à propos d'Elvis, de il l'avait rencontré、euh, dans les studios de s u n s alors je crois qu'il venait tout simplement juste visiter pour voir que ça avait l'air et il avait discuté avec lui. Et、il trouvait、euh, pas nécessairement Elvis très intéressant au niveau musical, mais toutes ses connaissances qu'il avait et la musique qu'il écoutait également, ça avait réussi à convaincre、euh, Phillips, donc lui donner une chance、mm -hmm. euh, dans un enregistrement. Également en 1950, bien, nous avons la naissance de Chris Stein, guitariste fondateur de Blondie, qui célébrait lui ses 62 ans cette semaine. Par contre, lui, il a la m é gagné.、Ouais. Oh, oui. <rire> il est un peu moins bien vieillissant. Ah,、oh, oui. Oh, il était très malade pendant de nombreuses、mm -hmm. années. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. En 1962, cette fois-ci, les Beatles lancent My Boney à Liverpool. Lorsqu'un fan demande à Brian Epstein si celui-ci a、ah, ce, ce, ce fameux disque, ce fameux simple,、eh、bien, il enquête sur ce mystérieux groupe pour le retrouver au club de Cavern. Il devient ensuite leur manager quelques temps plus tard. Donc, son souci professionnel, l'a Pousser à investiguer. Oui, et、euh... c'était une très bonne idée. i、oui, Et il faisait dire, en fait, il, il a dit que je pense qu'il était rendu à 20 personnes par jour qui demandaient m y b o n n i e w s C'est ça, on a, a souvent l'impression qu'il y a juste une personne qui avait demandé ce disque-là.、Ah, euh, mais finalement,、plusieurs. il se faisait demander plusieurs fois par jour. Exactement,、ouais. exactement. Nous avons également, en 1978, cette fois-ci, les Sex Pistols, encore eux, qui donnent、euh, leur premier concert en sol américain au Great Southeast, South Southeast, plutôt, Music Hall d'Atlanta,、euh, dans le sud des États-Unis. Une très, très mauvaise idée. Oui, oui c'est,、euh, vraiment pas de bonne idée. o u a non, j i s o u i s un groupe comme、euh, les Sex Pistols、euh, dans le Midwest pis, u、oui. euh, euh, dans le Far West. o u i C'était.、Euh, en fait, c'est une très mauvaise idée. Il aurait dû peut-être commencer par la côte Est et même、euh, New York. Mais pour quelle raison、ça. il a décidé de les envoyer dans ces endroits l à、ah, Malcolm McLaren n'avait vraiment... pas beaucoup de flair, premièrement. Je crois que c'était aussi ouais, ça, pour leur faire de la publicité. Ça, c'est carrément de la stupidité. C'était un gros coup de pub en même temps parce que s'il se faisait massacrer dans les bars、ouais. du Sud,、euh, probablement qu'il aurait été vu plus comme mauvais garçon aux États-Unis puisqu'il n'y avait aucune publicité, aucune crédibilité également à l'époque. Et d'ailleurs,、euh, je crois bien avoir entendu. J'ai entendu une histoire une fois où、euh, le groupe en fait, faisait la, la première partie d'un chanteur country où il、euh, y avait un chanteur country en première partie dans un bar du Texas et、mm -hmm. euh, ça a très très mal tourné. Il se faisait lancer des bouteilles à l a t ê t e Il a fallu <rire> que le chanteur country revienne sur scène pour calmer les gens、euh, et le groupe n'a jamais terminé son concert. D'ailleurs, ils n'ont jamais terminé cette tournée-là puisqu'il s'est、mm、auto-détruit -hmm. s auto par la、ouais. suite. C'était vraiment une très très mauvaise idée de débuter dans le Sud. Et nous continuons cette fois-ci en 2004, alors qu'en Nouvelle-Orléans, Ray Davies est atteint d'un coup de feu dans les jambes après avoir poursuivi deux hommes qui avaient volé le sac à main de sa petite amie. Et donc, ça l'a、ouais. mis、euh, en chaise roulante, je crois, pendant plusieurs mois.、Euh, oui. Le convoi. C'est r e m i s par contre, parce qu'il、ouais, ouais. a tourné depuis ce temps-là.、Ouais, exactement, oui, oui. Il a eu sa tournée. En fait, il a enregistré l'album、euh, symphonique, euh, donc, euh, des euh, les Kings、euh, Symphonie. Je crois,、mm. je me rappelle plus du nom de l'album. s Très bon, en tout cas, selon mon avis. Ah,、oh, ben、euh... écoute, moi je te dirais que l e s Kings、euh, passés 1970, c'est plus bon. Non, non, exactement. Donc,、euh, on, on s'en tient aux albums、oh, ouais, classiques. o u i c'est ça, exactement. Ce qu'ils ont fait dans les années 60, je dirais que le dernier qui est p a s t a b l e c'est peut-être Lola. Ah,、mmh. oh, ouais, mmh. ouais, ouais, ouais. Et nous terminons cette journée du 5 janvier en 2005 avec le décès de Danny Sugerman, Su qui,、voilà. euh, qui était manager des Doors.、Euh, il avait seulement 50 ans. Oui, oui il était très, très jeune lorsqu'il s'est mis à s'occuper des Doors. Il、mm. était ado, je pense qu'il avait 17 ou 18 ouais, ouais. ans. Il était plus jeune que les membres des Doors. <rire>、euh, ouais. Parce que、euh, Ray Manzarek, entre autres, avait pas loin、ah, de 30 géo, ans. i l était s Au début, il riait de lui, là, carrément.、Ah ouais, C'était <rire> un kid. Là. Ça, Sauf qu'il、bon, a fait、euh, quand même un assez bon travail. C'est lui qui、euh, s'est occupé aussi de.、Euh, qui a sorti avec,、euh, de concert avec un, un journaliste、euh, la première biographie sérieuse de Morrison, No、mm -hmm. One Here Gets Our Life.、Euh, et、euh, c'est une des dernières personnes. À avoir vu、euh, une des rares personnes avoir vu le corps de Jim Morrison. o、okay. r、ah, ah, oui. ah, Ça,、mm. je l'ignorais. Eh bien, c'est quand même intéressant. Oui. Eh bien, justement, on va aller écouter. Une pièce、euh, une pièce des Doors et une pièce qui parle d'un endroit qui、euh, a passé au feu dernièrement. Et、euh, je vais vous en reparler au retour. Vous êtes à l'émission RAC Classique sur les ondes de la Radio Campus à Station des Mélomanes. La seule à faire tourner du vrai RAC à toi, Rivière, c'est fou 89 FM. She lives on the I'd like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. Love Street, there's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer, Sunday, and a year. I guess I like it fine so far. One thing. I've got a cloak, it's a bit of a joke. There's a tear u p the front, it's red and black, I've had it for months. If y o u t h i n k i t could look good, then I guess it should. You're the kind of girl that f i t s i n Très、étrange. Effectivement,、ouais, c'est une fin assez particulière. <rire> c'est le Pink Floyd de Syd Barrett. C'est le PS Bike Qu、euh, qui est paré à l'origine sur l'album The Piper at the Gates of Dawn. Cette version, je l'ai prise sur Relics. Oui,、mm -hmm, oui,、ouais, effectivement. Excellente compilation, Relics. Oui, j'adore J'en ai jamais assez. Hum, et juste avant ça, on a entendu Les Doors avec、euh, Love Street s'allumer、euh, leur troisième album, Waiting for the Sun, Love Street.、Euh, En hommage à un endroit que, que, Jim Morrison avait acheté une maison pour sa b l o n d e Pamela.、Mm -hmm. il l'avait surnommé e comme ça Love Street. Et,、euh, cette maison-là a été incendiée,、euh, curieusement, ouais, ouais, dans les derniers jours par un pyroman fou, euh, avec ses mains à meubler plein de maisons comme ça à Los Angeles. Il y a t même des voitures, u、euh, n peu partout dans la ville et,、euh, la maison、euh, y a passé. Euh, et,、euh, c'est une maison qui était, qui était inoccupée là, à ce moment-là, mais, qui、euh, était à vendre pour,、euh, genre, plusieurs millions de dollars,、mm -hmm. Euh, et bien, ça n'existe plus. Eh, c'est très malheureux. <rire> et,、euh, <rire> ça, c'est très bizarre. <rire> 11h50, vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon f i t z b a y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 Bien sûr, fondateur、mm -hmm. de Pink Floyd, est malheureusement décédé en 2000, 2004, 2005, au milieu de ça. Ça fait déjà 5 ans. Oui, ça fait déjà un petit bout, oui, effectivement.、Euh, C'est très malheureux.、Euh, donc, décès en plus. Pas 5 ans, mais p l u t 7 ans. Oui, qui a passé, ouais, qui a passé、euh, pratiquement inaperçu. C'est-à-dire、mm -hmm. que Sid Barrett est décédé,、euh, non pas dans l'ignorance totale, mais pratiquement.、Ouais, C'est en plein été, hein, les g e n s、ouais. sont en vacances,、exact. et puis,、euh, disons, qu'ils sont moins、euh, euh, e n c l i n à suivre l'actualité comme ça. ça. Alors, Ça a passé un peu inaperçu. c e s t très malheureux.、Mmh. Mais de toute façon, ça faisait quoi? Ça faisait ça presque 40 ans qu'il n'y avait rien fait、mmh. musicalement.、Oh, oui, o exact. Donc, c'est la fatalité des mmh. choses. Mmh. Nous avons également en 1953 la naissance de Malcolm Young d e s c d c qui célébrait l u i ses 59 ans. Oui, ça c'est un type très discret, mais c'est un des génies de la musique d e s c d c C'est le compositeur principal. Oui, oui, effectivement, qui écrit la plupart des pièces et qui d'ailleurs est le frère d'Angus Young, bien sûr. Oui, c'est celui qui se tient en arrière. Oui, i l vient seulement en avant sur le bord de la scène pour faire ses bagues vocales et il retourne. <rire> immédiatement ailleurs Pour laisser la place. Un type très humble. Oui, effectivement, puisque、bon, c'est le plus grand des deux frères. et、euh, donc Angus a volé le show, si on veut, au début de la CDC. Mais bon, il a laissé la place.、Ah、oui, tout à fait.、Bien. Et、euh, d'ailleurs, dans le film, à l'aide d a v e r o c k il y a un entrevue avec Malcolm Young. Et lui, a、euh, dit qu'il considère que son frère est un des plus grands、euh, showmen de toute l'histoire、mm. du rock. Il le compare à Paul McCartney. Oui, oui, effectivement.、Oui, c'est une bête de scène. C'est incroyable. C'est tout à fait évident. d o n s également en 1957, le 6 janvier, Elvis Presley qui fait sa dernière apparition au Ed Sullivan Show. Oui, oui. En 1957. Oui, exact. Il s'en allait où il revenait de la guerre. Son service militaire. Son service、euh, militaire, c'est ça. Il me semble qu'il est revenu en quoi En 59 ou 60 Oui, oui, oui.、Ouais, c'est plus ça, ouais, exactement. Donc, c'était sa dernière a p p r é c i t i o n avant、euh, d'aller faire son、euh, service. c qui était 19... obligatoire à l'époque. Oui, oui, exactement,、ouais. exactement. Et les artistes d a g u v e r g s'en tiraient habituellement, mais Elvis a vraiment tenu à le faire. C'est plutôt、allé. son gérant. Oui, qui voulait aussi, bah, pour, pour, pour des raisons du coup. Oui, exactement. exactement. Ben, ça lui a permis, et ça, c'est vraiment une décision. extrêmement moche, ça lui a permis de faire autre chose. Dans le genre, là, il était associé, c'était un jeune rebelle, chanteur、mmh. de rock'n'roll.、Mmh. Euh, il avait enregistré assez de matériel pour,、euh, qu'on puisse en sortir pendant son absence、exact. de deux ans, parce que le service militaire, ça durait deux ans.、Mmh. Et quand il est revenu, ben, il a décidé d'en faire une velle de Hollywood. Sauf que c'était encore un chanteur, mais il、ouais. lui faisait faire des, des films extrêmement Poche. Ouais, et ouais. on en a profité aussi pour faire des films justement de soldats, en fait, où Elvis、mm -hmm. était le soldat rebelle aussi. Ah、oh, ouais, G.I. Blues, est assez, Blues ouais. Est, assez,、euh, est assez pénible ça. Ouais,、là. ouais,、ah, ouais. t Ça s o n t j a Mais bon, s les films de Elvis, mais <rire> lui il est pire là. Ouais, exact. <rire> ah, c'est assez particulier. Nous avons également en 1958, cette fois-ci, Gibson qui lance sa fameuse guitare Flying V. Oui. Qui à l'époque n'avait pas de petits pads de robe, non pas de robeur, que dis-je, mais de caoutchouc. En arrière, qui, e、euh, n en fait, l'empêchait de glisser,、oui. parce que c'était une, une, guitare qui était vraiment instable.、Là. Oui, oui c'est parce que le manche est,、euh, plus pesant que, que, que le corps.、Là. Oui, c'est、oui. ça, exactement. Donc, ce qui est pas parfait. Mais c'est ce, une guitare merveilleuse. Oui,、euh, quand oui, même.、Oui. d'ailleurs, il、euh, y a les Kings、euh, qui, qui l'avaient utilisée.、Mm -hmm. Jimmy Hendrix. j i m m Hendrix. Metallica, là, oui, au oui. début. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de、mm -hmm. musiciens de métal. D'ailleurs, je crois e、oui. c'est Dave m u s t i n qui disait des e n c o r e u n e Flying V、oui. euh, lors des concerts.、Ouais. Et、euh, il y avait eu aussi Randy Rhodes qui avait fait faire sa propre Flying V, si、oui. on veut, avec un côté plus long que、oui. voilà, l'autre. particulier. J'ai déjà vu une,、euh, une édition spéciale de, de Flying V avec、euh, les pick-up s en V. Ah oui,、oh, ça c'est spécial. <rire> vraiment... ça, ça fit avec le <rire> oui, reste, c'est quand même、fait. intéressant. <rire> Nous avons également en 1971, Neil Young qui donne son premier concert en terre canadienne depuis qu'il a quitté son pays en 1965 pour rejoindre Buffalo Springfield.、Ouais, C'était incroyable. 15, 10, donc, il a passé six ans sans, sans jouer au Canada. Oui, exact. C'est assez particulier.、Euh, ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais、mm -hmm. à ce qu'il soit revenu plus souvent. D'ailleurs, lui qui euh, euh, disait, entre autres, dans, je crois, dans la pièce Hell Place, où il disait qu'il s'ennuyait du Canada et qu'il aimait bien revenir et tout, mais、ouais. il ne revenait pas pour faire d e s concerts, malheureusement. <rire> En 1975, cette fois-ci,、euh, les fans de Led Zeppelin、euh, enragés font pour 30 000 de dommages lors d'une émeute à la suite de l'annulation d'un concert du groupe à Boston parce、oui. qu'il y avait trop de gens pour les billets. C'était、uh, dangereux, là. Ouais, -là. Ouais, ben, ouais, en ouais. fait, le, le rock était quelque chose de, de, Un concert de rock, c'était quelque chose de dangereux.、Ouais. Hein, oh, ouais, dans les années 70 et 80. Oui, quand même, il y avait des morts, souvent. Y avait,、oh, euh, oui, oui. Il y avait blessés, des, beaucoup d'actes、euh, de violence.、Oh, ouais. euh, on l'a vu un moment donné Alice Cooper. Et, Était malade、mm -hmm. il a dû annuler un spectacle. Je pense que c'était à Vancouver et、euh, il y a eu une émeute épouvantable là,、mm -hmm. à cause de ça. Ah、oh、oui, mais c'est compréhensible. C'est、euh, une époque、euh, turbulente pour le、oui. rock. o h vraiment. <rire> Nous avons également en 1975, cette fois-ci, Pink Floyd é qui l i b r t e l'enregistrement de Shine on You Crazy Diamond le jour du 29e anniversaire de、mm -hmm. Sid Barrett, justement.、Oui. Pièce qui lui a été dédiée.、Euh, je crois que ce s t pas à, à, pendant l'enregistrement en fait, qu'on a décidé de faire le lien. e、oui. dirait Avec, euh, donc, i d Barrett. <rire> En 1977, cette fois-ci, les Sex Pistols se font renvoyer plutôt de EMI, donc qui lui reverse plutôt 68 000 au groupe pour briser son contrat. <rire>、oui. Ce qui a d'ailleurs emmené les Pistols à enregistrer la pièce EMI sur、oui. leur tout premier a l b u Et tu sais, 35 ans plus tard, il y a des punks qui、euh, n'ont jamais pardonné i m i et qui, pendant des années, ils disaient i m i c'est de la merde.、T'sais. Pourtant, il y a eu plusieurs, plusieurs, e n c o r e aujourd'hui, des très bons groupes qui, sont,、oh, oui, qui ont signé sur i m i Nous avons également en 2005, cette fois-ci, le décès de Lou Rawls, donc cet homme à la voix、ah, ultra, basse. ultra basse. Qui, qui attirait les c o u l e u r s dans un épisode des Simpsons.、Oui. Non, ça c'était Barry White par contre. C'était Barry White Oui, oui.、Ah, ouais. ouais. ouais, mais Lou Rawls avait le même genre.、Oh, oui, c'est、euh, ça.、Barry、c e s t un chanteur de soul avec ouais, une ouais. voix ultra basse. Ouais, exactement. Et nous terminons la journée du 6 janvier en 2009 avec le décès de Ron As Ashton, p l u tôt,、oui, ouais. guitariste des Stooges, malheureusement,、mm. qui a été retrouvé mort. Je crois que c'est une crise, crise cardiaque. cardiaque ouais. Ouais. Euh, et et euh, le, le plus drôle dans tout ça, c'est que les Stooges avaient、euh, été le groupe、euh, en vedette. L'été précédent au Chéoga. Oui, oui, exactement. C'est、ouais, très dommage. Ce qui nous amène maintenant à la journée du 7 janvier. Donc, ce qui aurait été ben, demain. Oui, effectivement. Le samedi.、Euh, le samedi 7 janvier, en 1938, c'est la naissance de Paul Revere, bien sûr, qui était à la tête du、ah, Reader. Oui, oui. Les Raiders, excellent groupe.、Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup les Raiders, ce qu'ils ont fait dans les, dans les années 60.、Euh, ce qui surprenait, c'est que lorsque ça marche, commençait à marcher pour lui, il commençait à être vieux. <rire> ouais. Exactement. Ouais, il était vraiment là, était un, vieil, un vieil homme là, dans le monde、ouais. du rock dans les années 60 parce、ouais. qu'il n était pas loin de 30 ans.、Ouais. Euh, ils ont fait des, vraiment des très bons trucs. On va en entendre un, un exemple d'ailleurs dans le prochain bloc. Excellent. Nous avons également en 1945 la naissance de Dave Cousins, qui lui était membre des Straubs.、Ouais. J'ai déjà pris l'ascenseur avec lui.、Euh, ah oui! o <rire> <Oui. rire> C'est une anecdote i n t é s Oui, c'est ça. C'était le lendemain d'un le concert des Straubs. J'étais dans un hôtel à Montréal et puis、euh, je rentre dans l'ascenseur et il est là. a o r je n'ai pas parlé, p a r c i s je n'avais rien à lui dire. <rire> mais j'ai pris l'ascenseur avec David, bah, Dave, c est, c est, Dave Cousins. Jamais i j a été un fan des Straubs. D'ailleurs, je n'ai jamais compris l'engouement parce qu'ils ont, ils ont、euh, connu Très grand engouement ici au Québec、ouais. dans les années 70,、oh, ouais. surtout à cause de l'album Hero, Heroine.、Mm -hmm. euh, il faisait le forum, pis c'était vraiment un groupe majeur, mais. Euh, nulle part ailleurs dans le monde, là,、euh, les Straubs ont suscité、euh, tel enthousiasme. Effectivement, oui. C'est particulier. Mais ça, parce que ça... c'est un groupe assez alors, ordinaire. Oui, oui.、Ouais. Non, mais c est, c est, ça fait partie des goûts bizarres des fois qui peuvent être. Oui. C'est parce que le progressif était tellement populaire、mm -hmm. ici au Québec、mm -hmm. à cette époque-là. Et il n'y en avait pas tant que ça, des groupes de rock progressifs. Et les Straubs,、eh、bien, ben, Rick Wakeman a joué euh, sur, euh, sur au moins un de leurs albums, là, parce que je n'en connais pas des, des tonnes. Je connais les principaux là,、ouais. des, des Straubs, mais assez Pour m'être rendu compte assez rapidement que、euh, pff, je ne me pas tellement assez. Mais, mais là, je, je te parle de ça puis je me dis que ce serait peut-être une bonne idée d'entendre, de, de, de, de faire jouer Hero, Hero. Oui,、ouais, ouais, oui. Ça v o u r a i t r e i n e s D'ailleurs, j'ai quelques disques des Straubs, mais je ne les ai même pas écoutés encore.、Ouais. Ça fait partie de ma discrète, mais dans les, la pile de disques, un jour. Et loin q u i ramassent de la poussière ouais, comme ouais, moi, ouais. parce que c'est ça, comme je te dis, j'ai les principaux.、Euh, mais. De quoi qui m'attire pas. J'ai le goût d'écouter les stumps. Non. <rire> <rire> Nous avons également、euh, cette fois-ci en 1994 Nirvana qui donne son dernier concert en sol américain et c'était à Seattle.、Mm -hmm. Donc、euh, très malheureux, il s'en allait justement en t o u r n é e européen. Oui, c'est ça. Et c'est là q u i le、Et、tout a l a i t mourir. Deux, deux, trois mois plus tard. Que en tout cas, c'était en mars. En、euh, avril. En mars, en fait, k i r Cobain、euh, a fait sa tentative de suicide、ouais. à Rome. Il a été emmené en centre de désintoxication、mm -hmm. dans le coin de Seattle. Et、euh, c'est en début avril qu'on l'a retrouvé、ouais. mort, malheureusement. Et nous avons également, pour terminer la journée du 7 janvier en 2003, et bien après 40 ans d'activité, le Beatles Book Monthly cesse sa publication. C'est quand même incroyable、ah, ouais, qu'un、ouais. qu qu magazine mensuel comme ça,、euh, ça ait persévéré、ah, euh, presque. Euh, Oui, 33 ans après、euh, le, le, la séparation ouais, du groupe. C'est déjà remarquable. C'est vraiment incroyable. <rire> Écoute, on va aller en musique. Dans un moment, on va entendre、euh, la musique d'un homme、euh, incontournable, un des, des, des grands noms de l'histoire、euh, du rock,、euh, dont ce sera l'anniversaire le 8 janvier. Il va avoir、euh, quoi, 87 ans. Oui, oui, e a C'est incroyable. Ben, il va avoir. Il y aurait il eu, eu. Il aurait y eu. Peut-être. p u i là, on ne sait pas. <rire> oui, sur une île,、euh, oui, <rire> quelque part avec Jim Morrison. Mais pour l'instant, on va y aller avec p o u l r e v e l s et les Raiders et、euh, avec une pièce que, tiens, c'est ma blonde qui est particulièrement a v r é e s s i s e cette pièce, In My Community. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou, 89 FM. You find what you need. We t r e a s e m i n m y c o m m unity in my, in my, in my. In my, my duty. Duty. No room for people, little people. f r i s l e y Exactement. Avec、très、I a got, got a Woman. Ça, c'est tiré de son premier album euh, homonyme euh, qui est sorti en 1956. Album、euh, pas facile à trouver hein, de nos jours. Non, version v i n y l Et、ouais, e、ouais. puis,、euh, quand on en trouve, c'est toujours très cher. Exactement. Je, je crois qu'on l'a réédité u année passée ou il y a deux ans. Oui, il y a une réédition qui a été faite,、euh, version vinyle, version s n couleur. Oui,、euh, oui,、ouais. ouais, très récemment.、Euh, mm. Éventuellement, je vais me le rechercher moi aussi. <rire>、oh, oui, parce que c'est un très, très, très bon album. Exact.、Euh, on va en reparler d e l v i s dans un moment.、Euh, juste avant ça, on a entendu Paul Revere and the Raiders avec In My Community. Et ça, ça vient d'un très bon disque,、euh, un peu méconnu de nos jours, mais ça avait eu pas mal de succès à l'époque、euh, dans les années 60. C'est The Spirit of 67. Évidemment, c'est sorti en 1967.、Mm -hmm. C'est très bon,、euh, Paul Revere and the Raiders. Oui, effectivement. Oui, j'en avais jamais passé、euh, de façon surprenante avant quoi l'année passée.、Mm -hmm. euh, j'en avais jamais fait jouer et puis c'est vraiment très bon. Ah、oh、oui,、oh oui. Euh, c'est pour ça que j'en fais jouer régulièrement. Mais, donc, je me suis dit,、hey, c'est vrai, c'est tellement bon, il faut en faire jouer. <rire> Il est midi 5, vous êtes à l'émission REC c l a s s i q u en e compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefebvre. Et là, on en est rendu à la journée du 8 janvier et on va vous parler de ce personnage merveilleux, n'est-ce pas? Et effectivement, puisque, King. Et oui, et puisque c'est en 1935 que naît Elvis Presley.、Mm. Donc, ça lui a fait 87 ans.、Ouais. Euh, et d'ailleurs, il a seulement 3 ans d'écart avec Sam Phillips, fondateur de Sun、mm -hmm, r e、ouais. c o r d s dont c'était l'anniversaire tout à l'heure.、Ouais. Donc,、euh, Elvis Cogni n'est très grand e v i Est-il e mort ou non? On peut se poser la question, mais officiellement, bien sûr, il est décédé en 1978. Oui.、Ouais. Mais quand, quand, on, quand, on voit, quand on a vu les, les photos là, de, de ce qu'il avait l'air à la fin de sa vie, Je me demande même comment ça se fait qu'il y a des gens qui comprennent pas ça, qui, qui, qui, qui est mort, parce que c'est incroyable, là, comment、euh... il était,、euh, il n'y avait plus l'air du jeune et faible qu'on voyait dans les films. Ou... Non, non, non, non, c'était, o u t il avait vraiment、euh, dépérit、euh, de façon、mm -hmm. spectaculaire、oh, là, dans、ouais. les、euh, deux dernières années de sa vie.、Ouais, eh, c'était incroyable,、malade. il était vraiment ultra obèse, là, il, il faisait dur, ça se pouvait même pas. o u i s c'était très triste.、Mm. Nous avons également en 1946 la naissance de Robbie Krieger,、euh, Kr Krieger, Krieger, k r、ouais, i、oui. g e r voilà,、euh, qui lui était guitariste des Doors、oui. et、euh, qui d o n célébrait, c、euh, et je suis très très mauvais en calcul mental, ses 66 ans、oui. donc, euh, cette semaine. Oui, oui.、Ouais. C'est lui qui.、Euh... Euh, en fait, lui aussi a très mal vieilli.、Mm -hmm. euh, il ouais, était venu、ouais. lui donner un, un concert ici à Trois-Rivières、euh, au début des années 90 avec son、ouais. groupe、euh, au Défunt Gosier, qui est un、mm -hmm. bar、euh, sur la rue des Récollets. Il était venu donner un concert.、Euh, euh, C'est pas longtemps après que justement les, le film d e s Doors a eu connu autant de succès.、Oh, là, oui. Ah oui. Donc, qui、euh, les a ramenés、bon. un peu、euh, auprès d'une nouvelle génération, qui les a fait connaître auprès d'une nouvelle génération.、Mm -hmm. donc, très, très bonne chose.、Après. En、uh, 1947, cette fois-ci,、eh、nous avons la naissance de Terry、uh, Sylvester, remplaçant de Graham Nash au sein des Hollies.、Euh, euh, et la même année également, nous avons la naissance de David Jones, aussi connu sous le nom de David Bowie. o u i Bien sûr. Deux、oui. grands. C'est ça. Des, des, des David Jones s'est、euh, dit il、bon, y en a un qui s'appelle David. Oui,、ouais, exactement. d é v u t de bouillie, ce serait cool et c'est vraiment cool. Oui, ça, ça a très bien fonctionné,、mmh. ça a aidé aussi à son image. C'est、ouais. assez incroyable. p a r l o n s d'images dont tu nous as dit tout à l'heure qu'elles pouvaient être assez horrifiques. <rire> <rire> <rire> auprès des enfants. Oui, oui, surtout auprès des enfants.、Oui. On parle ici de y u k o Ono, mais qui s'est embelli avec le temps. Je trouve q u e y u k o n o est,、no、est rendu. Elle paraît、euh... mieux、euh, ouais, aujourd'hui、ouais. à quoi là 75 ans. Ah, même plus que ça. Ouais, je pense que, que, elle que vient ça vient d'avoir 80、euh, ou est sur le. Ouais, t'as raison. Oui.、Oh, oui, euh, donc... Euh, euh, elle pa、euh, elle paraît mieux à 80 ans que lorsqu'elle en avait 26. Oui, oui, je la trouve très jolie. Donc, Yokono o qui a lancé Approximately Infinite Universe, un album double.、Euh, Lorsqu'on lui demanda pourquoi cet album double, elle répondit Eh bien, si George Harrison peut lancer un album triple, je suis capable d'en faire un, un double. Un double. oui.、Ouais. C'est donc...、Euh, assez prétentieuse. Oui, assez ouais. prétentieuse, pas、mm -hmm. mal. Il、euh, faut dire que je suis sûr, en fait, je n'ai même pas écouté Approximately Infinite Universe, mais je pourrais m t r e certain q u a n t i n g Masterclass est meilleur. <rire> Juste savoir la pochette. Tu n'as pas du tout <rire> de, de, de l'écouter, cet album-là.、Euh, écoute, euh, elle a toujours été très, très imbue d'elle-même.、Mm. Je ne sais pas si c'est assez assagi avec、euh, l'âge, mais、euh, dans, un, dans le livre d'Albert Goldman,、euh, il raconte.、Euh, Euh, sur John l e n n o n il raconte une rencontre,、euh, la rencontre de John Yoko、mm -hmm. et Frank Zappa.、Mm -hmm. Et c'est très drôle parce que Frank Zappa discute avec John,、euh, comme deux musiciens, deux égaux. Euh, et, mais l'autre n'arrête pas de mettre son grain de sel lorsque Zappa dit Bon, j'essaie de faire tel truc. Là, elle, ah oui, j'ai fait ça en 1964. Ah oui, ça, j'ai fait ça en 1962.、Euh, et puis. <rire> mais mais Frank pas Zappa s'en occupe, mais <rire> bon. C'est complètement insignifiant. Ah oui, ah non, c'est.、Euh, euh, Yokono o avait comme ami, entre autres, John Cage, qui était un pianiste, euh, qui, euh, pianiste de l'avant-garde. o i de l'avant-garde, mais c'est vrai. La scène d a Dad de, de New York.、Euh, Frank Zappa, qui Qui lui aussi a fait de la musique d'avant-garde, mais qui était plus sur une école plus européenne, entre autres avec、mm -hmm. Stravinsky、mm -hmm. et tout. Donc,、euh, Yoko Ono essayait de faire valoir、euh, son, son sens musical, qui a toujours été nul. Elle qui a tenté é t d'être chanteuse d'opéra, <rire> mais qui <rire> s'évanouissait à chaque fois qu'elle allait répéter. Donc, c'était pas、euh, C'était pas une grande artiste. Ouais, elle nous l'a prouvé、euh, <rire> amplement,、ah, je pense. Exactement. Elle a ses défenseurs quand même. Oui,、oh, il y a beaucoup de f é e n c e s de Yoko Ono. Non,、je、mais c'est un monde à part. Oui. Nous, nous avons également. En 1974, dans cette journée、euh, du 8 janvier, eh bien, Kiss qui signe son premier contrat de disque, c'était avec la compagnie Casablanca. Oui.、Ouais, c'était avant de changer pour e l e k t r a par la suite. Non, ils, resté ils sont restés avec, avec Casablanca pendant、euh, plusieurs,、ah, plusieurs oui. années.、Euh, par la suite, ils ont passé à Mercury, mais ça, c'est genre dans les années 80. OK,、là. OK, ils sont restés avec eux. Parce que, oui, la compagnie misait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Kiss.、Mm. Euh, ils ont eu la chance, Kiss, d'avoir un très bon gérant qui croyait. Il a u s s i en eux qui a misé,、euh, il s'est presque ruiné là, pour ouais, que la、bien. carrière de Kiss marche. Et c'était la même affaire Neil b o g a r t le président de l'étiquette de disque Casablanca. On va en reparler dans un moment de, de Kiss, puisque. Euh, on va écouter une, une pièce tirée de, de, de, leur premier album. En fait, c'était le premier 45 tours de Kiss. o、okay. a、euh, Got to, Got to Shoes. Génial, génial. Et nous avons, pour terminer, bien, cette semaine complète d e p h é m é r i d e s avec le 8 janvier 1977, alors que l'album A Day at the Races de Queen est au numéro un des palmarès.、Ouais. c'est probablement dû au fait que le précédent avait été tellement bon. A Night at the e、euh, m p e o C'est ça, avec、mm -hmm. Bowen Rhapsody,、ouais. euh, que euh, ben, les gens l'ont acheté e n se disant que ça allait être aussi bon. Oui, mais ce s t pas、euh, aussi bon. C'est spectaculairement、euh, pas très bon. Non, c'est ça. Il y a quelques pièces,、euh, d'ailleurs, j'oublie même les noms des pièces qui se retrouvent sur cet album-là. Mais... Le gros succès là-dessus,、mm -hmm. c'était、euh, euh, Somebody to Love. Oui, oui, oui. Il y a des bonnes pièces comme、euh, Time e y Mother Down, mais、ouais. en général, ce e s t vraiment pas un bon album de Queen. C'est sûr qu'ils ont fait pire par la suite,、ouais. mais、euh, il y a tellement pire que ça a l l a i t quasiment bon là,、ouais. en comparaison, mais ce n'est pas un bon disque, The Hit the Racist. Non, c'est ça, exactement. Donc,、euh, on a un exemple d'un disque qui s'est retrouvé au numéro 1, mais qui, dans le fond, n'était pas terrible.、Là. Non, non, vraiment、ah, pas. Eh bien, merci beaucoup, Simon.、Euh, merci beaucoup. Ça fut encore une fois très, très plaisant. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions、euh, cet hiver dans la programmation d'hiver.、Euh, Catalepsie, ça, c'est les lundis à 20h. Tu ne reprends pas lundi prochain. n o n le 16 janvier, janvier, oui, on va reprendre avec le Juron. Donc, ça、ah ouais. va être une émission、euh, pour adultes avertis.、Ah. <rire> et、euh, album classique aussi. Ça, c'est les vendredis. C'est à 10h, juste avant un classique. Et c'est en reprise、euh, les samedis、mm -hmm. euh, et euh, les mardis. Exactement. Donc, merci beaucoup. Midi 12, presque 13, vous êtes à l'émission r Classique, c compagnie d a n n e Lafemme, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. aujourd'hui, je vous ai préparé une émission très spéciale. Je vous présente un spécial, le succulent restant de l'année dernière, au cours duquel on va en profiter pour faire le tour de plusieurs albums. qui sont p a r s e n 2011, mais dont je n'ai absolument pas eu le temps d'en parler ici à l'émission Rac Classique. Certains très bons disques, dont quelques-uns figurent même dans la liste de mes choix en matière de rock pour l'année 2011. Euh, liste que vous pouvez aller consulter、euh, sur le site internet de l'émission www.reclassic.net. Je vais vous parler cet après-midi, entre autres, des albums de Venom, Cathedral, Cynic, Vader, Obscura, ainsi que les très belles rééditions des albums、euh, classiques Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Pink Fly, o d q u a d r o p h i n i a de You,、euh, la réédition de l'album de Vos voisins. Euh, groupe, euh, qui a fait carrière au, ici au Québec au début des années 70, ainsi que le coffret qui contient,、euh, l'intégrale discographique de Pelleguero. Et question d'être à jour. Et même en avant, je vais vous présenter、euh, une nouveauté de 2012, le premier album d'une nouvelle formation française du nom de Kells. Mais d'abord, comme je l'ai dit, on va y aller avec un petit bloc constitué de groupes et d'artistes dont on s'attend à ce qu'ils sortent du nouveau matériel en 2012, des nouveaux albums dans ces cas-ci et même des tournées majeures. Dans un moment, on va entendre Van Halen avec un classique tiré du dernier disque qu'ils ont enregistré avec Diamond Day de, il y a 28 ans. 1984. Mais d'abord, on va écouter Kiss.、Euh, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas Got to Shoes,、euh, le, le premier 45 tours qu'ils ont sorti, c'est Nothing to Lose.、Euh, tu sais, pendant les vacances, Simon,、ouais, j'ai lu la biographie de Ace Freely. Ah oui? o、oui. Ah, ça p e être intéressant, ça. <rire> oui, oui j'ai bien aimé.、Euh, très vivant, très sympathique, Ace. Euh, euh, sauf que la deuxième moitié、euh, du livre manque de vigueur chronologique.、Ah ouais. Ça se promène.、Euh, Euh, n'importe comment pour les années. Ça, j'ai moins aimé ça.、Euh, je trouve qu'il parle pas assez non plus des années 77 à 82. Il parle pas non plus assez de ces années en solo, mais il faut croire que... Euh, toute la drogue qu'il a consommée,、mmh. euh, comme ça, ça lui a、euh, obscurci le cerveau.、Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, comme le titre l'indique,、euh, No Regrets, il n'a pas l'air d'avoir de remords, il vit très bien avec lui-même, sauf qu'il、euh, remet les pendules à l'heure avec、euh, Kiss.、Ouais, j'ai entendu dire qu'il、ouais. avait beaucoup de comptes. Il fait avaler la même médecine、euh, que Simmons lui fait subir depuis 20 ans.、Ouais. Ça faisait 20 ans que Simmons la traitait comme ça, comme un. Hein, moins que rien dans la presse、euh, et dans sa propre autobiographie.、Euh, Ace lui donne le même、euh, traitement et le varlope euh, puissamment. Euh, il insiste à plusieurs reprises、euh, comme quoi Gene n'a absolument aucun ami. Et qu'il n'a, q u u n,、euh, n e seule motivation dans la vie, soit l'argent, en plus d'être aux prises avec une dépendance sexuelle assez spectaculaire,、mm -hmm. euh, donc, euh, Simmons et Stanley,、euh, pour lui, ce sont des control freaks, i l n'ont aucun respect pour eux.、Euh, quoi qu'il é a i t pas un Paul Stanley,、euh, dans son livre,、ah, ouais? mais il est impitoyable envers、euh, Simmons. Ouais, u a i s e、euh, u c'est comme é c e、euh, À quelque part dans son livre, il mentionne que Il était fatigué de se faire traiter comme un idiot、euh, par le groupe et il a proposé、euh, à tous les membres、euh, de, que tout le monde subisse un test de QI. Ah oui?、Ouais. Et, oui. Et、euh, c'est lui qui a. Qui a、euh, remporté. Qui a remporté. Qui a remporté bio,、euh, oui. Et, et c'est assez impressionnant, c'est quelque chose comme 166. Oh, c'est ça. Ce qui、vrai? en fait quasiment、euh, je... un génie. Oui, oui, oui, effectivement.、Ouais. Ben, 166, c'est un génie. Oui, fait, tout à、euh, fait.、Ouais. C'est m ê m e ç a、euh, d a c c e p t e r c e s t p a s b l è m e Mais il dit pas comment les autres ont, ont fait, cette <rire> élégance-là, mais.、Euh... <rire> Il dit qu'il était tellement sûr de ses affaires que、euh, c'est pourquoi il a proposé sa question de fermer、euh, la boîte de tout le monde.、Mm -hmm. euh, on va donc écouter、euh, un peu de Kiss et de Ace. On va écouter cette pièce Nothing to lose. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM.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 That's、so、why w e l i v e あ。 l l a s s i q u e Hard for Teacher de l'album 1984. Ce n'est encore qu'une rumeur, mais il est de plus en plus puissant. Van Halen et David Lee Roth sortent un premier album ensemble depuis 1984 dans les prochaines semaines. Ça va être suivi d'une tournée majeure, évidemment. J'ai bien hâte d'entendre ce nouvel effort de Diamond Dave et Van Halen. Juste avant ça, on a entendu、euh, Ace Relay avec、euh, Pain in the Neck, une pièce tirée de son excellent dernier album、euh, solo, Anomaly,、euh, qui est paru、euh, il y a déjà、euh, trois ans, en 2009. v r a i m e n t très très très bon album. Ça avait pris quelque chose comme quasiment ça faisait、oh, 20 ans qu'il n'en avait pas fait ce moment-là.、Euh, et au début du blog, on a entendu Kiss avec Nothing to Lose. Ça, c'est le premier 45 tours, le premier single、euh, de Kiss à être paru. En 1974, c'était tiré de leur premier album homonyme. Midi 31, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Un peu plus tard,、euh, ben, je vous ai préparé aujourd'hui une émission très spéciale. Je vous présente un spécial de succulent restant de l'année dernière au cours duquel、euh, on va en profiter comme ça pour faire le tour de plusieurs albums、euh, parus en 2011, mais dont、euh, je n'ai absolument pas eu le temps de parler auparavant à l'émission REC c l a s s i q u e Mais d'ici là, on va y aller avec un autre bloc、euh, d'artistes dont on s'attend à ce qu'ils sortent un nouvel album cette année en 2012. Dans un instant, on va entendre Black Sabbath.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 Plusieurs prix à gagner, le tout d'une valeur de 1500$. Le procès des MC, c'est aussi avec DJ s n a p t o i c'est une session de micro-vers à l'appart, situé au 1535 Boulevard Royal. Le, le procès Pro. qui au s'inscrivent r p o des e Le c MC. Une présentation d'Underground Studio avec la collaboration de Musique Daniel c o n t é les 4 Hours Poker, Fénard Tattoo, les restaurants Pyramide, s Piloufas, Bus Rock, Production South River, le Festival o b e n 89:1 Rock classique jusqu'à 17h. Pocassé! Black Sabbath avec Black Backstreet Kids, la pièce qui ouvre l'album Technical Ecstasy de 1976. On le sait, Black Sabbath se sont reformés. Ils vont、euh, donner plusieurs、euh, spectacles cet été. Euh, au cours de l'année,、euh, je les verrais bien d'ailleurs en, en vedette、euh, lors d'un ou deux soirs au Heavy MTL, ça ne me surprendrait pas du tout. Et ils vont sortir un album、euh, d'ici la fin de l'année,、euh, qui va être reproduit par、euh, le célèbre Rick Rubin. Et juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec、euh, Combination, ça nous vient de leur,、euh, moi ce que je considère comme leur meilleur album studio. En carrière, l'album Rocks de 1976. Eux aussi, Aerosmith, vont sortir un album、euh, cette année. Joe Perry a dit que c'était sûr que ça sortait、euh, d'ici la fin de 2012. Il travaille en ce moment là-dessus. Et au début du b l o c on a entendu les Rolling Stones avec Beast of Burden. Et ça, c'est tiré de leur album Some Girls qui a été réédité l'automne dernier. Vraiment un excellent album des Rolling Stones qui est paru en 1978. Et、euh, 2012, ça va marquer、euh, le, le 50e anniversaire de la formation. Des r o n g s t o e s Donc, on s'attend à ce que、euh, les Stones entreprennent une tournée afin de célébrer ce 50e anniversaire. Pour l'instant, il n'y a rien, absolument rien de, de, de confirmé. On ne sait même pas si Mick Jagger et、euh, Keith Richards、euh, se parlent à ce moment-ci, mais des、euh, chances, connaissant les Stones, des chances qu'ils soient ensemble pour une tournée 50e anniversaire sont très fortes.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 De plusieurs albums qui sont p a r e s en 2011, mais dont je n'ai absolument pas eu le temps, tout simplement, d'en parler à l'émission Rock c l a s s i q u e auparavant. Certains très bons disques, dont quelques-uns figurent même dans、euh, ma liste, de, la liste de mes choix en matière de rock pour l'année 2011.、Euh, une grosse sortie dont je n'ai pas parlé à la fin de l'automne dernier,、euh, c'est celle du dernier disque des Black Keys.、Euh, je ne suis pas un gros fan des Black Keys, mais j'apprécie certains trucs qu'ils ont fait. Dans les dernières années, on voit que ce sont deux gars profondément influencés par le rock des années 70 et particulièrement Led Zeppelin. Là, je suis en train de dire que c'est aussi bon que Led Zeppelin ou que ça ressemble à du Led Zeppelin. Mais on voit que les deux gars des b l a c k k e y s ont beaucoup écouté p a g e et Bonham.、Euh, ils n'ont peut-être pas le talent de ces derniers, mais、euh, ils, ont, euh, ils font quand même、euh, quelque, quelque chose、euh, euh, d'intéressant. On va donc écouter、euh, trois pièces tirées de ce nouvel album, El Camino. En commençant tout de suite avec le premier extrait, le, le vidéo est très drôle. Vous a l l e z le voir sur YouTube, Lonely Boy. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. l a i s s e z l à la diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. On va y aller tout de suite après cette courte pause publicitaire. Les courts-métrages te passionnent? La chance d'obtenir un prix te stimule? Écoute bien ce qui suit. Crée une vidéo de 30 à 90 secondes sur l'importance de ne pas texter en conduisant pour courir la chance de gagner 3 000 en argent ainsi que d'autres prix s alléchants.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 Pick you up, let you down when I w a n n a go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just d i s a p p e a r to the back of my mind. o h can it be the voices i calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur nouvel album, Le Camino. On vient d'entendre Little Black Submarines, très belle pièce, précédée de Gold on the Ceiling. Au début du bloc, on a entendu Lonely Boy, qui est la pièce qui ouvre le disque et l e vidéo、euh, qu'on retrouve sur YouTube. Cette pièce est、euh, vraiment très comique, vaut la peine d'être vue.、Euh, C'est pas le meilleur album que j'ai entendu de 2011, mais il、euh, y, y a des bons trucs dessus. J'aime bien、euh, Black Keys.、Euh, ils seront en spectacle au centre. r e b e l l e le mardi 13 mars avec les Arctic Monkeys. Donc, c'est à ne pas manquer pour les amateurs des Back l Keys, évidemment. 1 3 h s 2, vous êtes à l'émission Rock Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission très spéciale puisque pour cette première de 2012, je vous ai préparé. un spécial succulent restant de l'année dernière au cours duquel on va en profiter pour faire le tour de plusieurs albums qui sont parés en 2011 mais dont je n'ai absolument pas eu le temps d'en parler ici à l'émission.、Euh, certains très bons disques dont certains figurent même、euh, dans la liste de mes choix en matière de rock pour l'année 2011. C'est assez incroyable, mais aucun disque de Michel Pagliaro n'avait été édité au verre avant sur、euh, CD, mis à part un double Best of、euh, dans les années euh, 90, euh, intitulé euh, Hit Parade.、Euh, c'est quand même surprenant, mais pas tant que ça, puisque、euh, j'en ai souvent parlé ici à l'émission. Le patrimoine musical au Québec, ça n'a jamais été valorisé.、Euh, contrairement à ce que les, les Anglais, les Américains font depuis toujours,、euh, le patrimoine musical ici au Québec, ça n'a aucune valeur. C'est dommage, hein, mais c'est la triste réalité. Euh, euh, heureusement, C'est plus le cas pour、euh, Pagliero, puisqu'on a sorti、euh, tous ses enregistrements studio、euh, sur un coffret imposant de 13 CD、euh, qui est sorti、euh, il y a quelques semaines. Tout est là,、euh, tout ce qu'il a fait de 1969 à 1989, parce que ses derniers enregistrements datent、euh, déjà de, de 23 ans. Euh, J'ai plusieurs amis qui sont de gros fans de Pagliaro et、euh, pour, pour eux, ce coffret, ça représente un, un vrai trésor.、Euh, ça m'a permis personnellement de réécouter、euh, tous ces disques que je n'avais pas entendus depuis de très nombreuses années, malgré le fait que je l e s a i à peu près tous、euh, à la maison en vénile.、Euh, question de se faire、euh, plaisir cet après-midi. On va en écouter、euh, cinq, cinq des pièces les plus marquantes de Pag, dont des morceaux de son très bon disque en concert de 1973.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 r o d c a s s i q u e jusqu'à 17h. Le 13 juillet 1968, je fus pris et mis en tour pour vol la main armée. À, à 4h du matin, je g r o u p i l l a i s dans ma cellule. couloirs 5、euh, morceaux tirés de l'excellent, imposant,、euh, coffret, tonne de flash,、euh, qui est paru il y a quelques semaines et qui contient、euh, tous les enregistrements qu'il a fait en carrière、euh, depuis la fin des années 60. On vient d'entendre,、euh, j'entends frapper.、Euh, sur la pochette, c'était inscrit,、euh, nouvelle version. Mais en fait, c'est une version, une deuxième version qu'il avait, e、euh, il d v a i t r é e n r e g i s t r e cette pièce en 1975. Je trouve que cette、euh, version est bien meilleure, à mon avis.、Euh, Son interprétation est plus rock, sa voix est meilleure et、euh, les guitares sont plus en avant, plus méchantes aussi、euh, que sur l'original. Juste avant ça, on a entendu Louise. Quand j'ai entendu cette pièce-là, je me disais,、ah, il a repris Lucille. Mais non, sur l'album un peu plus loin, il, aussi,、euh, il reprend aussi. Lucille、euh, de Little Richards,、euh, ben, ça ressemble vraiment beaucoup, Louise, à Lucille de、R、Little Richards. Et au,、euh, on a aussi entendu, oui, il、euh, y en a m i e u x dans la prison.、Euh, Mama River, version spectacle. Et au début du b l o c on a entendu J'ai marché pour une nation. Très, très, très bonne version en spectacle que j'ai bien aimé. C'est excellent, cette initiative de sortir comme ça un coffret、euh, des enregistrements studio、euh, qu'on voulait de toute la carrière de Pag. Évidemment, c'est pas tout bon. Il、euh, y a des trucs. Qui ont très mal vieilli, mais il y a suffisamment de bonnes choses pour permettre plusieurs heures d'écoute intéressantes. L'album live en particulier est très bon. 13h27? Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission très spéciale pour cette première de l'année puisque je vous, ai, je vous présente un spécial succulent restant de l'année dernière au cours duquel on va en profiter pour faire comme ça le tour de plusieurs albums qui sont pérés en 2011 mais dont je n'ai absolument pas eu le temps de parler à l'émission Rock Classique. Certains très bons, dont même Quelques-uns figurent dans la liste de mes choix en matière de rock pour l'année 2011. Une autre réédition dans le domaine du rock québécois, quoique infiniment moins spectaculaire que celle de Pagliero, g、euh, c'est celle du, de l'unique,、euh, seul et unique disque du groupe Vos voisins,、euh, qui ont fait carrière au début des années 70. Ils se sont fait surtout connaître Vos voisins en tant que. Euh, groupe de musiciens accompagnateurs de Yvon Deschamps, avec qui ils gagnaient leur croûte comme ça, ils l'accompagnaient en spectacle,、euh, mais ils se sont fait aussi remarquer avec le disque Holocaust à Montréal e n 1971,、euh, qui était présenté dans une pochette qui était en fait une parodie du journal、euh, sensationnaliste,、euh, journal jaune, euh, Allopolis. e、euh, franchement, la, la pochette était、euh, plus intéressante à mon avis que le contenu、euh, qui était composé De plusieurs b a l a d e s poches, même sans intérêt.、Euh, les deux seules pièces que j'ai aimées, à peu près, sur le disque, sont les deux qu'on va entendre、euh, soit le monstre de la main, e qui a eu、euh, un certain succès à radio à l'époque. Mais d'abord, on écoute la pièce d'ouverture du disque, Voisin, mon chum de vos voisins. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l e m e n e s la seule à diffuser du vrai Rock à t o i r r i v i è r e c'est fou, 89.1 FM. マジで1000円のカレン、もちろん、もちろん。ジャーリンのカレン、もちろん、もちろん。ジャーリンのカレン、もちろん。ジャーリンのカレン、もちろん。ジャーリンのカレン、もちろん。ジャーリンのカレン、もちろん。ジャーリンのカレン、もちろん。 100 000 c a i s e s de p i r r n two of you, mon chum. p o r t o i sa flotte, moi je suis d la c a r o e mon chum. T'es en bateau, moi je calde à l o u mon chum. Une manique d'affaires, and two o mon chum. Même p a ration, mon b a z o o k parce que moi je t'ai e c o t e a o n c h Pourtant, on reste dans mes maisons, d a s mes saisons, mon chum. Même p a ration, les saisons de c e a n e l à It's Paul Carrera, mon chum! q u i va parlo! Ti moui p a r i s e t mon chum! Tedans tramoui, moui ABC, mon chum! Super, t u p e r d s t o n j e t moui des p e t i t s t r a i é s mon chum!、Tu、t u d o r a m è n e s des galaxies, moui s t a c h e l e s p e t i t s mon chum! m a i s f a r a s i a mi power! Faji tkat k a w o n g a Okay, yeah! r t a n t on e s t b o u in the f o n e s t my baby, Mochan. But f o n c h u m m a i s f a b y you're going ce be a good one! You're going to be a g o n chum! t o u t e s t d a n g to be a good one! You're going to be a o o d one! y o u r t a n to n e s t o o d one! y o u m e going to be a good チバトンビビもちまっぽさえ、ピーもちまっぽさえ、あっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっ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 イカオニャとキッドイエピルクドラクドラルクドラクドラクドラクドラクドラクドラ i ドラクドラクドラクドラクドラクドラクドラクドラクドラクドラクドラクドドラクドラクドラクドラクドラクドラクドラクドラクドクドラクドラクドクドラクドラク I'm not a big fan of the game. I'm a big fan of the game. I'm a big fan of the g m e I'm a big fan of the game. I'm a big fan of the game. I'm a i g fan of the g a m r 々に言うとおり、徐々に言うと t り、徐 a n 言うとおり。 I'm g o n n Québécois qui a fait carrière au début des années 70 et qui a sorti un seul album, un album homonyme qui est sorti en 1971. On vient de le rééditer en cette, année, cette année, plutôt l'année dernière, en 2011. Qu'on vient d'entendre, c'est le monstre de la main. Et ça, ça a eu un certain succès、euh, sur les、euh, stations de radio、euh, qui l'ont diffusé à l'époque. Et au début,、euh, pas au début, mais juste avant ça, on a entendu la pièce Voisin, mon chum. Je n'ai pas tellement aimé cet album. Trop de ballades pour mon goût、euh, sur ce disque. En général, ça a mal vieilli. Je n'ai pas trouvé ça fameux. C'est dommage. 13h41, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Lafayette, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. r a c l a s s i q un e u site web que vous pouvez visiter à l'adresse w w w r e c l a s s i q u e n e t sur lequel vous retrouverez、euh, plein de sections, des choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a les cademas de des émissions passées quand vous voulez savoir、euh, ce qui a joué dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées et un accès direct à mon blog、euh, dans lequel vous retrouverez une centaine de critiques、euh, d'albums parus dans les douze derniers mois. Il y a une section、euh, balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission, n'importe q u a n d comme ça, dans la semaine. Ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou f o r m e r une demande spéciale si vous le désirez. Surtout ne vous gênez pas, le site se trouve au www.rockclassic.net. q u Nettement plus intéressant que la réédition du disque de vos voisins en 2011, ce sont les deux rééditions de deux très grands albums classiques du rock progressif en anglais, les versions Immersion. des, euh, disques, euh, The Dark Side of the Moon et Wish You Were Here de Pink Floyd, qui sont à présenter dans de luxueux coffrets,、euh, quasiment de la dimension d'un v i n y l e Dark Side of the Moon, d'abord, qui euh, contient euh, trois CD, deux DVD et,、euh, euh, Blu-ray. Euh, qui renferme, outre l'album original avec、euh, des versions remixées en surround et en quadraphonie, il contient des films en concert,、euh, des films d'animation présentés en spectacle. Il y a un concert à Wembley en 74 au cours duquel、euh, le groupe a interprété、euh, Dark Side intégralement, en plus、euh, d'objets、euh, destinés aux collectionneurs, comme、euh, il y a des livres artistiques remplis de photos inédites,、euh, des cartes,、euh, billets de concert d'époque et、euh, p o u r l'arrière-scène, il y a un foulard, des sous verts et、euh, ça, je ne l'ai pas compris, il y a trois b a i l e s noires avec、euh, le fameux triangle. C'est un très bel objet euh, pour euh, les fanatiques de ce chef-d'œuvre. Question de vous donner une idée du matériel inédit qui,、euh, en réalité, s'est en fait un simple enregistrement en concert de Dark Side of the Moon dans les années 70 et、euh, de morceaux、euh, ambiants expérimentaux. On va tout de suite aller en écouter deux pièces, en commençant avec ceci, ce très beau texte. Time! Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock p r o e s s i f à Trois-Rivières. C'est f o u t 89.1 FM. On vient d'entendre deux versions en spectacle inédites qu'on retrouve sur le coffret Immersion qui est sorti、euh, l'automne dernier. On vient d'entendre The Great Gig in the Sky, chef-d'œuvre du claviériste Richard Wright, qui e s t enregistré au stade Wembley à Londres en 1974, au cours,、euh, spectacle au cours duquel Pink Floyd a interprété en entier Dark Side of the Moon. C'était précédé de Time, bien sûr. Très bel objet que ce coffret Immersion, mais ça s'adresse vraiment aux fanatiques, à ceux qui veulent tout connaître et expérimenter ce chef-d'œuvre à fond.、Euh, C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde.、Euh, J'ai personnellement préféré le deuxième volume d'Immersion, celui consacré à Wish You Were Here, puisqu'on y retrouve des pièces inédites qui sont devenues plus tard Euh, la base de l'album、euh, suivant Animals,、euh, qui est mon préféré de Pink Floyd,、euh, c'est la j e u n è s e plutôt de Animals、euh, sur laquelle、euh, le groupe a commencé à travailler dès 1974. On va aller en écouter trois de ces pièces inédites.、Euh, on va entendre une version alternative aussi de Wish You Were Here avec le violoniste virtuose、euh, de jazz、euh, Stéphane Grappelli. Mais avant ça, on va entendre les pièces You've Got to Be Crazy. Et Raving and Drooling, que vous allez assurément reconnaître. Vous êtes à l'émission Rock Classique avec Alain l e f e b r e sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock progressif. C'est faux, 891 FM. です。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 Yes! On vient d'entendre trois extraits de leur coffret Immersion consacré au disque Wish You Were Here. On vient d'entendre une version alternative de cette pièce, Wish You Were Here, avec le violoniste virtuose de jazz Stéphane Grappelli, version que l'on croyait disparue à jamais et sur laquelle les membres de Pink Floyd ont. On réussit à mettre、euh, la main dessus. Euh, c'était précédé de You've Got to Be Crazy, version embryonnaire、euh, de ce qui est devenu、euh, la pièce Dogs、euh, de l'album Animals de 1977. Pink Floyd ont commencé à l e jouer dès 1974 et ça a été enregistré en concert au stade de Wembley、euh, en 74, ce morceau,、euh, tout comme、euh, la pièce précédente, Raving and Rolling, qui elle est devenue、euh, par la suite Sheeps sur le disque Animals. Tout comme sur le coffret immersion, d e Dark Side of the Mode, on retrouve plusieurs objets destinés aux collectionneurs,、euh, sur celui de Wish You Were Here, entre autres des livrets artistiques、euh, remplis de photos inédites, des cartes,、euh, billets de concert d'époque,、euh, passes pour l'arrière-scène, un foulard inspiré par la pochette de Wish You Were Here,、euh, des sous-verts Wish You Were Here et ça.、Euh, je l'ai toujours pas compris. Il y a aussi trois billes transparentes. En plus、euh, de deux CD,、euh, soit l'album original et Celui d'Inédit. Il y a deux DVD, dont un uniquement audio avec、euh, des mixages、euh, surround et quadraphonique, un autre en concert、euh, tourné en 7 5 et、euh, un Blu-ray avec、euh, de très belles animations、euh, d'une grande beauté. C'est plein de, de beaux jouets pour、euh, contenter les fans de Pink Floyd,、euh, mais ça s'adresse aux plus enthousiastes d'entre eux et surtout les plus fortunés parce que、euh, ce e s t pas donné, ça coûte une centaine de dollars.、Euh, parce que même 40 ans après, Pink Floyd continue à être un véritable vache à lait pour leur compagnie de disques. Et ça, c'est vraiment incroyable.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 plusieurs albums qui sont parents 2011, mais dont je n'ai absolument pas eu le temps de parler à l'émission c Classique. Certains très bons disques, dont、euh, certains figurent même dans la liste de mes choix en matière de rock pour 2011. Un autre magnifique coffret qui est sorti l'automne dernier, et ça, c'est tout simplement un des plus beaux coffrets à avoir jamais vu jour. Point final. C'est un objet absolument magnifique. C'est la réédition de luxe de ce qui est personnellement mon album des Où préféré, s et leur dernier grand album, Quadrophenia, de 1973, qu'on a ressorti dans un, un coffret luxueux. Qui renferme un livre somptueux qui raconte la jeunesse comme ça de cet album. On va en, en, en écouter trois extraits. jusqu'à 17h. Cheer up. Démo s de pièces qui sont devenues par la suite、euh, des classiques tirées de ce véritable chef-d'œuvre du rock、euh, qu'est Quadrophinia. On vient d'entendre、euh, le démo de Punk vs. The Godfather,、euh, précédé de la longue、euh, pièce titre instrumental et e、euh, The Real Me.、Euh, C'est sûr que ce sont des versions embryonnaires, mais elles sont、euh, vraiment intéressantes à mon avis. Elles présentent et permettent r é s n n t t e et e p de prendre encore plus la mesure de l'apport colossal des autres membres des OU. par rapport aux compositions de leurs、euh, guitaristes. Pour un fanatique de cet album, un admirateur d'EU comme moi,、euh, c'est une véritable merveille,、euh, ce coffret, euh, qui euh, renferme l'album au complet, en plus、euh, des démos de toutes les pièces、euh, de, de, de l'album, des démos enregistrés e par、euh, Pete Tonchin. Ça a autant d'intérêt、euh, que les anthologies、euh, pour les fans、euh, des Beatles,、euh, à savoir pour essayer de comprendre un peu plus le processus artistique qui a amené l'EU s à créer cet authentique、euh, chef-d'œuvre. C'est sûr que les versions des You,、euh, l a p a r t des autres musiciens, d'eux s ont apporté toute la grandeur à ce chef-d'œuvre, mais les squelettes de morceaux de Pete t a n c h e n sont tout à fait remarquables. Sur ce coffret, on retrouve un DVD sur lequel on a inclus un remixage surround. Il y a aussi un livre de 100 pages, un gros livre avec de nombreuses photos et un nouvel essai de Pete t a n c h e n Il y a des notes personnelles inédites, des paroles des chansons, des colifichets d'époque, un guide morceau par morceau des pièces du démo et un j o u r n a l De bord des sessions de studio. Il y a un 45-tour 7 pouces de 515. Il y a des facsimilés et un poster de la pochette. Tout ça dans un fort saillant boîtier. C'est très beau. Ce n s t pas pour rien que le magazine britannique Classic Rock a fait de Quadrophénia la réédition de l'année 2011. C'est un très bel objet et c'est amplement mérité. 14h54.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 Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission très spéciale puisque je vous présente un spécial succulent restant de l'année dernière au cours、euh, duquel on en profite pour faire le tour de plusieurs albums qui sont、euh, sortis en 2011 mais dont j'ai absolument pas eu le temps d'en parler ici à l'émission c l a s s i q u e En 2011,、euh, contrairement aux années précédentes, on a vu quelques très bons albums de Rockpressif voir le jour. J'en ai parlé lors des trois émissions précédentes consacrées à la rétrospective、euh, 2011. Toutefois, l'année a mal terminé dans le pro, a n s e g avec、euh, la sortie du disque de Arena, The Seventh Degree of Separation, qui est vraiment, vraiment mauvais et qui met en vedette un nouveau chanteur qui est aussi mauvais que le disque ne l'est et qui m'a fortement déplu. C'est dommage parce que ça faisait six ans qu'Arena e n'avait rien sorti et j'avais beaucoup aimé leur album précédent, Papers Ghost,、euh, qui était vraiment excellent. En, en fait,、euh, Euh, ce dernier disque de Arena représente à mes yeux ce qui peut se faire à peu près de Pire dans le rock progressif. C'est un album concept qui raconte、euh, en gros la dernière heure de l'humanité avant la fin du monde. C'est pompeux, c'est froid, c'est dominé par un chanteur qui a l'air de se croire et、euh, qui se donne un ton affecté et solennel sur une musique incroyablement plate et、euh, plus près du corporate rock q u é t e i n e le E-War Mosh、euh, que du rock euh, progressif, euh, comme Yes savent encore le faire eux,、euh, comme ils nous l'ont prouvé avec leur dernier disque.、Euh, la seule pièce potable. Sur le disque, c'est celle qu'on va tout de suite écouter et qui s'appelle Tribuchet. Non, ça, c'est définitivement pas Rena. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des r é n o m a b l e s la seule d i f f u s é e du Progressif à Trois-Rivières. C'est fou, 89. FM. This place you don't have a-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 Vous êtes assez fou. pour l'écouter. 89 De Cynic avec la pièce titre de leur、euh, tout nouveau mini-album Carbon Based Anatomy、euh, qui est euh, sorti euh, à la fin de l'automne. Je l'ai trouvé un peu décevant cet album, mais comparé au nouveau disque de Arena, t e s e v e n Degree of Separation, dont on a entendu un extrait juste avant Cynic,、euh, juste avant la pause pub, le CD de Cynic a l'air、euh, vraiment bon.、Euh, c'est un des pires disques que j'ai entendus en 2011, celui d e r i n a Et,、euh, la pièce qu'on a entendue, Trebuchet, est à peu près,、euh, la, la, seule potable du disque. Vous, si vous ne v o u l e z pas aimer ça, vous allez détester le reste de l'album. c'est, vraiment pénible, comme disque,、euh, même les gros fans du groupe avouent que c'est vraiment pas bon, c'est à éviter à tout prix, c'est très mauvais, surtout leur nouveau chanteur qui a l'air très coincé quand il chante,、euh, c'est ce qu'on retrouve de pire dans le rock progressif, je lui ai donné comme cote, un sur dix, la même cote que le dernier Metallica avec、euh, Lou Reed de l u l u c'est vous dire à quel point c'est mauvais. 15h08, vous êtes à l'émission r A c l a Sique s en compagnie d'Anna l e f a y e t t e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission très spéciale. Je vous présente un spécial succulent restant de l'année dernière au cours euh, duquel、euh, j'en profite pour faire le tour de plusieurs albums qui sont parents en 2011, mais dont je n'ai absolument pas eu le temps de parler précédemment à l'émission. Euh, un bon album et DVD en spectacle、euh, dont je n'ai pas parlé,、euh, faute de temps justement, c'est、euh, celui de Rush Time Machine、euh, Live in Cleveland,、euh, dont j'ai diffusé une seule pièce dans la première partie de ma rétrospective、euh, c l a s s i q u e 2011.、Euh, Je suis pas un fan de, de Rush,、euh, passer l'album、euh, Moving Pictures,、euh, mais j'ai quand même passé une excellente soirée à visionner et écouter ce concert、euh, qui e s t enregistré à Cleveland, comme je l'ai dit,、euh, plus tôt cette année.、Euh, j'ai eu la chance d'assister à un des concerts de cette tournée en 2010 à Québec et j'avais beaucoup apprécié, surtout le fait que Rush jouait、euh, l'album Moving Pictures au complet. Si vous avez assisté au spectacle de Québec ou à celui de Montréal,、euh, c'est un excellent achat pour un peu revivre ce concert. D'autant plus qu'il est en haute définition.、Euh, donc, l'image est très belle. J'avais l'impression d'être encore au premier rang,、euh, comme à Québec. On va écouter、euh, trois des、euh, meilleurs morceaux qu'on retrouve sur ce CD-DVD double Time Machine 2011, live in Cleveland. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fini.、Mm -hmm.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 89? C'est dommage, mais ça s'arrête là. ç a n u r a i t pu l s e jouer. C'était Rush. On vient d'entendre、euh, trois morceaux、euh, tirés de leur、euh, dernier album en spectacle, Time Machine 2011 Live in Cleveland. On vient d'entendre une très bonne version de Working Man. C'était précédé d'un de, de leurs chefs-d'œuvre, la pièce instrumentale La Villa Storangiato. Et au début du bloc, on a entendu The Spirit of the Radio. Un achat intéressant pour les amateurs de rock progressif que cet album t h e r o c k J'ai bien aimé le DVD aussi en concert. 15h30, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission très spéciale. Je vous présente un spécial succulent restant de l'année dernière, au cours duquel on en profite pour faire le tour de plusieurs albums qui sont parents en 2011, mais dont je n'avais jamais eu le temps de parler auparavant à l'émission. Euh, cet album en spectacle、euh, m'a plu, mais un qui m'a déçu, par contre, c'est celui des Andés de Cathedral. De Cathedral qui,、euh, je vous le rappelle,、euh, ils vont se séparer dans les prochains mois suite à la sortie、euh, d'un dernier album studio. C'est dommage parce que c'est un groupe que j'aime、euh, beaucoup et、euh, depuis longtemps en studio. Par contre, je ne ai jamais v u en concert, alors、euh, je n'ai aucune idée de ce qu'ils valent sur scène, mais、euh, si j'en juge par、euh, cet album en spectacle, ça doit être assez moche.、Euh, un des gros problèmes du groupe, C'est leur chanteur et leader, Lee Dorian, qui est, est vraiment un excellent compositeur, un, un véritable érudit du rock. C'est un expert en matière de groupe obscur des années 60 et 70. C'est vraiment une bol et une référence à, à cet égard.、Euh, le défaut avec Lee Dorian, c'est que c'est un bien piètre、euh, chanteur, très limité, avec une voix plutôt médiocre. En studio, ça passe bien, mais en concert, ça ne passe absolument pas.、Euh, c'est vraiment、euh, souvent mauvais. Euh, je n'ai vraiment pas aimé ce disque,、euh, qui est toutefois présenté dans une, une très belle pochette,、euh, comme Cathedral a, a pris toujours l'habitude comme ça de le faire depuis ses débuts.、Euh, son groupe à lui a l'air solide, mais、euh, sans l'apport vocal adéquat, il peut pas faire de miracle. En plus de ça, il、euh, y a plusieurs chansons qui sont、euh, de pure création de studio et、euh, ça passe pas dans un contexte、euh, live. Surtout les morceaux de leur dernier excellent album,、euh, The Kissing Game,、euh, c'est pas bon en spectacle.、Euh, mais il y a quand même de bons moments sur cet album double dont、euh, le premier CD est constitué Euh, du premier album、euh, de Cathedral, Forest of Equilibrium,、euh, que le groupe、euh, interprète en entier. Et euh, sur euh, le deuxième disque, on retrouve quelques gros canons、euh, du groupe comme、euh, les morceaux Ride, Witchfinder General et Midnight Mountain. Question de vous donner une petite idée de ce qu'on retrouve de meilleur sur ce disque. On va écouter,、euh, un des meilleurs, des meilleurs morceaux de l'album. 89FM。Upon 17セ The r o l on vient d'entendre la pièce Open Mind Surgery qu'on retrouve sur la f a c e 1 de leur simple A new Ice Age qui est sorti、euh, en, en décembre. uniquement sur Vinyl à ma connaissance. J'ai préféré, préféré ce simple studio au double album Live Anniversary、euh, qui est sorti, lui, il y a quelques semaines auparavant et、euh, qui va laisser un mauvais souvenir, à mon avis, de Cathedral parce que si je me fie à cet album-là, ils sont vraiment pas bons s p e c t a c l e Cathedral. En tout cas,、euh, je ne conseille absolument pas cet album. Encore une fois, il s'intitule、euh, Anniversary Le groupe, c'est Cathedral, qui est pourtant un des groupes que j'aime、euh, depuis de nombreuses années. Ça vaut pas plus qu'un 5 sur 10.、Euh, et le 5 est grandement dû à la pochette、euh, qui est très belle. 15h45, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e accompagné d'aller l'affaire, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un peu de, de Stoner et de Doom. Dans un moment, on va entendre Orange Goblin.、Euh, mais tout de suite, on y va avec ce qui est、euh, un des meilleurs albums、euh, de 2011, à mon avis. L'album de Mastodon, The Hunter. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule diffusée du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.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 八百万円。 Ça ressemble beaucoup à du Alice in Chains, mais ce n'est pas Alice in Chains, mais plutôt Neurotica, l'autre groupe de Kelly Schaeffer, le chanteur de Atheist. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est Ride of Your Life, la pièce qui ouvre leur troisième album homonyme, qui est paru il y a déjà dix ans, en 2002. Et juste avant ça, on a entendu Orange Goblin avec Scorpion et a c'est la pièce qui ouvre leur album The Big Black. Leur troisième disque qui est sorti en 2000. Et au début du bloc, on a entendu Mastodon avec Curl of the Burl, une, une des excellentes pièces tirées de c e、euh, petite merveille qui est leur dernier album, The Hunter, qui est paru l'automne dernier. 15h58, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anna Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un bloc constitué d'artistes dont certains seront. En concert à Montréal, très bientôt. Dans un moment, on va entendre les t o r o n t o i s de Blood Ceremony. Mais tout de suite, on écoute les très mystérieux ghosts. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM! i good Blood <rire> avec Fire Burning, c'est tiré de leur、euh, tout nouvel album The Dozen Fall Epicenter, qui était、euh, est un de mes albums. En fait, c'est mon album préféré de 2011, avec、euh, celui de Ghost qu'on a entendu au début du vlog. On a entendu un morceau, c'est un clavicidio. L'album s'appelle Opus Eponymus. g h o s t seront en spectacle. Dans, très bientôt, dans les prochains jours. Je vais en parler un peu plus tard dans la chronique、euh, spectacle. Ils seront、euh, à Montréal、euh, samedi dans deux semaines avec、euh, Blood Ceremony en première partie et qu'on a entendu justement entre Ghost et Devil's Blood. La pièce qu'on a écoutée, c'est My Demon Brother et ça nous vient de leur deuxième disque, Living with the Ancient, qui est paru au début de l'année 2011. Ça va vraiment être un très bon spectacle, ça, de, de Blood Ceremony. Avec Ghost, l'album de d e v o l s Blood, lui, il sort en copie domestique sur l'étiquette Metal Blade sous peu, en janvier. 16h12, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Anna l a f e r e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 On va y aller avec un bloc avec, dont tous les groupes qui le constituent sont dominés par une chanteuse. Dans un moment, on va entendre les Canadiens de My Own Chaos qui ont sorti un album pas si mal. C'est leur deuxième disque. C'est sorti il y a un petit bout de temps. On va aussi entendre les Hollandais de Epeka avec un morceau de leur dernier album studio. Qui date tout de même de deux ans et demi, trois ans.、Euh, mais d'abord, on va écouter un extrait du tout nouvel album qui sort, un tout nouvel album qui sort dans deux semaines. D'un nouveau groupe français de métal gothique. Ils commencent à avoir une réputation assez enviable chez eux. Ils ont ouvert, entre autres, pour la tournée de Epica, ainsi que pour、euh, Apocalyptica et Cradle of Filth. C'est quand même、euh, impressionnant. Ils ont l'air d'un croisement entre、euh, Lakunokoi et、euh, Arch Enemy. Il s'appelle Kells. L'album s'intitule Anachromie et ils chantent en français, ce qui est tout à fait original dans le genre. Question de vous donner une idée de ce que ça a Je vais tout de suite vous en faire tourner une. Elle s'intitule Illusion d u n a i r e Vous êtes à l'entête de la Radio Campus, la station des mélomanes. La d i f f u s i o du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou. 89.1 FM. FM.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 Le groupe Annuaire, un produit d'ici qui vous offre une section d'aubaines d é t a c h a b l e des commerçants locaux, des prix compétitifs, un service à l'écoute de vos exigences. Avec icilocal.ca, vous obtiendrez les circulaires de la semaine, des milliers de dollars en aubaines imprimables et plus encore, avec icilocal et le groupe Annuaire, trouvez tout à quelques pas de chez vous. Chers commerçants de Trois-Rivières et d e s Environs, la date limite des inscriptions est le début janvier 2012. Pour information, 514-876-91-812. 19. Vos représentants, Sylvain Hamel et Marise Morin, attendent votre appel. Vous êtes assez f o u pour écouter. 89, 1.、Oh. No. Hey. Turn a h r t e l turn a c r u s h y o u Did I r i p you a p o n it? Did I s t r o y you? Did I ship s h o u l e a can suffer in a g o n y Don't d e n y It's everything you wanted it to be. Away from me when I'm talking to you, just gotta say, I enjoyed, I enjoyed it when I desecrated you. 俺はダンスに負 Groupe canadien qui vient de sortir leur deuxième album homonyme qui,、euh, sans être une merveille, ben,、euh, bien plus.、Euh, ça ressemble à plein de trucs qui ne sont pas vraiment originaux, mais c'est bon.、Euh, la chanteuse est pas mal l'élément le plus intéressant du groupe. Elle ressemble beaucoup、euh, physiquement à Donna dans le, la sitcom、uh, That 70s Show. Et la pièce qu'on a entendue,、uh, Because of Me, est tout à fait représentative du reste de l'album. C'est bien.、Euh, juste Nous avons entendu e p k avec、euh, la pièce titre de leur、euh, dernier album、euh, studio, Design Your Universe, qui est paru à la Toute fin de l'année 2009. Donc, il y a un petit peu plus de deux ans.、Euh, ils ont un nouvel album qui s'en vient le 9 mars en Europe, le 13 pour l'Amérique du Nord. Il s'intitule Requiem for the Indifferent. Une tournée va probablement suivre par la suite. J'ai bien hâte d'entendre ça, cet album. Vous pouvez aller voir la pochette du disque sur le site officiel du groupe au w w i p l e W. Et、euh, au début du b l o c on a entendu un tout nouveau groupe français du nom de k a l l s dont、euh, le premier album、euh, sur l'étiquette、euh, Seasons of Mist va voir le jour dans deux semaines. Le disque s'intitule Anachromie et la pièce qu'on a entendue、euh, s'appelle Illusion d'une ère.、Euh, c'est absolument pas original, mais c'est très bon dans le genre. En fait,、euh, en frais d'originalité, la seule chose euh, qui, euh, qui ressort, c'est que le groupe、euh, chante En français. On va aller en pause pub. e Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 16h36, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e bien sûr, en compagnie d'Alain Lefer. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je suis encore avec vous pour environ 25 minutes. Un autre groupe de vétérans qui a sorti un album dernièrement, c'est le trio anglais Venom, qui euh, sont euh, les instigateurs du mouvement black metal. Ils ont eu une influence majeure. sur,、euh, le développement du métal dans les années 80. Ils ont eu beaucoup d'impact, notamment sur Metallica, entre autres. Du groupe original, il ne reste que le chanteur-bassiste Kronos.、Euh, le disque s'intitule、euh, Fallen Angels. C'est leur troisième en cinq ans, ce qui est tout de même、euh, honorable. Ils sont assez actifs, c'est loin d'être leur meilleur cependant, mais on y retrouve de bonnes choses et une bonne dose d'énergie malgré que Kronos, il approche de la cinquantaine, mais il ne fait pas son âge. On va tout de suite aller en écouter trois morceaux parmi les meilleurs qu'on retrouve sur ce 13e album studio de ce groupe qui a fait peur à beaucoup de monde dans les années 80. De 89FM! 実際、17 On vient d'entendre trois extraits de leur dernier album Fallen Angels, paru à la fin de l'année 2011. On vient d'entendre Lap of the Gods, précédé de Nemesis, qui est une des plus rapides du disque. Venom, qui était surtout renommée à leur début. Pour leur musique ultra rapide. Et au début du blog, on a entendu le morceau Hammerhead qui ouvre le disque en force. C'est pas le meilleur disque de Venom, vous vous en doutez. C'est assez inégal, surtout dans la deuxième moitié. Mais on retrouve de fort bons moments sur l'album. Et en tant que fan de longue date de Venom, ça m'a plu.、Mais、on est loin de Welcome to Hell, Black Metal ou At War with Satan en frais de force d'album. Je dirais même que les deux précédents, soit Hell et Metal Black, étaient Bien meilleur que celui-ci. Je ne pense pas que je vais l'écouter encore dans six mois. Ça, donc, ça, ça vaut un 6,5 sur 10. 16h51, vous êtes à l'émission Rack Classique en compagnie d a l a i n Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser,、euh, samedi dans deux semaines, le 21 janvier, j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'émission Ghost Blood Ceremony et Ancient Wisdom, ça, ça va être excellent. Ils seront au Corona de Montréal、euh, vendredi 27 janvier, ça, c'est dans trois semaines, Machine Head sera au Metropolis avec、euh, l'immense m e n t en poche、euh, Suicide Silence,、euh, ça, c'est dommage, Machine Head aurait dû、euh, Aurait dû tourner avec Megadeth dans le cadre du g a g a n t o u r Ça aurait été pas mal plus intéressant, mais avec、euh, Suicide Silence, je vais rester à la maison cette fois-là.、Euh, jeudi 2 février,、euh, Dark Funeral, Belfort, Abigail Williams et Gigant seront au Café Campus le même soir que le g a g a n t o u r justement. Sera au c o l i s é e Pepsi, le g a g a n t o u r qui met en vedette、euh, cette année, outre Megadeth, bien sûr.、Euh, Motorhead, Lacuna k o i et Volbeat. Et、euh, le vendredi, ils seront au c e n t r e b e l l de Montréal. Le dimanche 5 février, Symphony X, Ice Earth et Warbringer seront au m é t r o p o l i s de Montréal et finalement, et tout à fait dans un tout autre <rire> registre, Chicago s e r o n t au sein de l'I. 16h52, on va poursuivre en musique. Dans un moment, on va entendre un extrait du très bon dernier album des Polonais de Vader, mais tout de suite, on va y aller avec、euh, la pièce-titre du dernier album solo du chanteur de Sodom. u n c l e Tom Angel Ripper, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i c sur les ondes de s i f o u 89.1, la seule station à diffuser du vrai rocket du métal à Trois-Rivières.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 Le Procédé MC, dans la recherche d'autant rappeurs interprètes pour participer à la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque p a r t i c i p a n t doit p e r f o r m e r scène u r s et adapter leur texte sur des beats mystères d'un beatmaker de la région. Plusieurs prix à gagner, le tout d'une valeur de 1500$. Le Procédé MC, c'est aussi avec DJ Snaptoys, une session de micro-vers à la Parde, située au 1535 Boulevard Royal. Le、oh, oh, oh, Procédé MC, gratuit pour ceux et celles qui s'inscrivent au w w p r o d u c t i o n s s o n t r i v e r c a Le Procédé MC. c'est Présentation d'Underground Studio avec la collaboration de Musique Daniel c o n t é Les 4 Hours Poker, Finard Tattoo, Les Restaurants Pyramides, Piloufas, Bus Rock, Production Salt Lever, Le Festival Urbain 2012, Et c e s t fou! Ici Local, un produit d'ici qui vous offre une section d'aubaine détachable provenant de commerçants locaux, des prix compétitifs et un service à l'écoute de vos exigences.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 De Vader avec la pièce I Am E ou Feast Upon Your Soul, tirée de leur très bon dernier album Welcome to the Morbid d r a k e qui est paru l'automne dernier, il y a quelques semaines. Et、euh, c'est vraiment un très bon.、Euh, mais il faut le méchant, évidemment. Et juste avant ça, on a entendu Uncle Tom Angel Ripper, qui est en fait le chanteur、euh, de Sodom. Ce qu'on a entendu, c'est la pièce-tête de son dernier album solo, Nunc Es Bibendum, qui est paru lui aussi l'automne dernier. 17h04. L'émission s'achève, évidemment. On a dépassé notre heure. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fitzbé, l'historien de C'est Fou, pour、euh, les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon a i m e l'émission、euh, Album Classique, juste avant Rock Classique, des vendredis à 10 heures et、euh, Catalepsie, l e s lundis à 20 heures. Dans un moment, ça va être la sécheuse, puisque tout le monde ici est encore en vacances. Amateurs de rock, n'oubliez pas le retour de l'émission Réanimation avec mon ami le Dr. Pendragon mardi prochain à 19h en compagnie de son triste acolyte et un autre de mes amis Sinistros. La semaine prochaine, je vais vous présenter la première partie de mon spécial 172, une émission entièrement consacrée à cette année mémorable. Et exceptionnel dans l'histoire du rock, une année qui a vu une pléiade d'albums classiques voir le jour. D'ailleurs, je, je vais vous présenter une face complète d'un de ces albums classiques, soit Fragile de Yes. Je vais vous présenter un groupe allemand très obscur du nom de Epitaph. Et évidemment,、euh, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau. On va entendre une pièce d'un très bon groupe que Michel Proux. L'ancienne i i m a t r e l a n c animatrice de La Brigue et e Fanal m'a fait connaître l'automne dernier. Un groupe de musiciens allemands virtuoses qui font un dette très raffiné, qui n'est pas sans rappeler par moments la complexité de Atheist. On va écouter la pièce Septuagint qui ouvre leur excellent dernier album o m n i v i l l Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission classique. Salut!